Toujours rien. On va écouter « Souffrance, l'amour ». Merci, hein Personne peut pas inviter à nous de manger un bon carré poisson. Oui, Comment on utilise les oignons au pays, hein Bon, ben, allons après, je là Et puis, dans, eh bien, dans 4 minutes, Claude t'en sera avec nous. mon sentiment Je suis moi peu plus de qui je de temps, je qui un peu plus de temps, mon de temps, je qui un peu à. Pas fin je suis moi pour préserver. je qui C'est là depuis déjà qui te faut songer que vous, vous doit mon épine non, non, à nonnier à la vie. Qu aussi sans -zé. moi qu'ici, moi fin songe, crois-moi, moi n'ai pas Pour toi nonnier. Moi visiste bon, bon, vivre Si c'est ça qui doit faire l'amour, on verra puis nous rester célibataires. Pour ça, nous voulons Problème jamais C'est ça qui doit faire l'amour. Les rap qui nous réconcilient, battir comme ça nous fait plus serrer. Problème jamais préexistés. C'est c'est ça qui doit faire l'amour. Les rap qui nous réconcilient, battir comme ça nous fait plus serrer. Allez, à Manisom, souffrons l'amour à Malan, ça n'appelle. Accès invite pour manger un carré poisson. Prosper les sommes-nous? Bonjour. Oui, bonjour Zaki, Koïdji, à tout bon. monde. Ok, ben il est là, midi, ben c'est mon qui on est d'allô, invitez-moi à moi, manger moi, un carré beau clair. Euh, euh, ça, euh, ça, euh, ça, poisson deuxième gamme, ça, ou au moins un poisson deuxième gamme, aujourd'hui vendredi, là. Ok, oh, bah mangez un peu de poisson première gamme. Attendez, euh, coup là, clair, poisson okay. deuxième gamme, frère. Ah ben oui, ben c'est pas, pas mal, ben. la serre est, est, est épais ça, hein. un petit, petit macabi, un, euh, un petit bon pâté, un petit peu oui. ou, ou bien un bon petit poisson rouge. D'accord, vous voulez dire, moi mon bouche c'est pas bon, pas assez fin là alors C'est pas assez fin, ben oui, mais je pas inviter oh, pour moi un, un, un cariboucler. Bon ben oui, excusez-moi alors mais ça sous la pointe on peut faire avec quand même hein ben ouais un kilo beau clé écoutez monnaie aussi frère. il me dit ouais bah ben, ben, ben, ben ça passe qui a été dans cette période là, ouais. là pas... mais là c'est pas période pour moi poisson poisson la Réunion on connaît du oui. poisson euh, comment le Lagon, là oui ah, ben poisson il y a trop de marmite là il y a trop trousse... ah il vient tigugin ben voilà ben l'hiver ben poisson les mecs poisson il y a trop de marmite <rire> toi et poisson poisson, poisson c'est la chère Ah, eh, ouais. d'accord Il ouais, faut allez, prendre un ouais, petit ouais. poisson un poisson avec 1 kg Merci. on a monter, un petit poisson rouge ça mm. yeah. bon, allez, allez, oui. <rire> vaut faire ça va ça ça va ça va ça va ça va la <rire> <rire> bon, non, euh, non non bon puis là on a toujours ce bonheur là de mettre ce, ce goût là dans la bouche. Eh ah. ben super, merci, hein. Bon week-end et bon petit poisson rouge à vous non. Ah aussi pareil le frère, à, et voilà C'est bien, goûte à nous Goûte ah oui, Effectivement les valeurs de la Réunion Vous l'entendez ça Claude Bon ça. appétit surtout ouais, bonjour, <rire> oui, bien. Bonjour, Jackie. bonjour à tous Alors aujourd'hui vendredi nous cause un coup justement sur notre société réunionnaise Et puis ces mouvements, qu'en est-il des valeurs Claude bah, Que l'humain reprenne toute sa place dans la société Jacques, le réunionnais ne serait-il pas En train de s'éloigner de ses vraies valeurs On en parle juste après le journal et juste après, donc, les informations routières. Le journal qui sera présenté par Cécile Thomas avec Jean-Claude Machère. Tout de suite. Votre trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Celle-là, la bouche n'a encore plus fait encore. Elle devient rougée <rire> ou bien dorade. Bouche les fin. <rire> Mmh. Ouais, bien là, le -au la vie avec le ce garsy manque en plus on fait ça avec, soi, avec fruits à pain oh, avec des, bah, des des pinelles, des petites vertes là. C'est vrai, bon, c'est vrai. Accompagné de bons piments. en tout cas, mmh. les travaux vous attendent si vous êtes du côté de la Staline à l'échangeur de la Staline, les de la cré création d'un giratoire donc je le rappelle et puis d'une piste cyclable. La plus grande prudence est recommandée à la hauteur de ces travaux, la vitesse est limitée à 50 km/h avec une circulation qui à 8h30 sera complètement interdite dans le sens nord-sud et elle sera défiée par le centre-ville de la Salide. Il en est de même du côté de Saint-Gilles-les-Bains et celui de brisant. Il y a des travaux de création d'un giratoire sur la route nationale 1 à la rue Général générale de gaulle Alors cela provoquera très certainement des ralentissements puisqu'au niveau de Grandfonds, nous avons un gros ralentissement en direction de Saint-Paul et là aussi, il faut s'armer de patience, sachant que la vitesse est limitée à 50 km h dans la zone des travaux et de façon permanente. Prudence et bonne route à vous C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Si vous allez au volcan, chauffez-vous, il fera 14 degrés aujourd'hui. Sur Saint-André, le thermomètre affiche 27 degrés pour l'après-midi. Vous écoutez Réunion Première, il est 8h. Le journal de réunion première, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. On a suivi le feuilleton tram train projet qui n'a jamais vu le jour. Voici maintenant le RRTG, le, ré... le réseau régional de transport guidé. C'est une réflexion sur les transports à l'échelle régionale, mise en place de monorails, de bus, de covoiturage. Que peut-on faire pour éviter le tout voiture On fait le point avec Sophie Person. L'un des jeunes accidentés en scooter sur le boulevard sud mardi dernier est décédé. L'enquête avance. Lui et son ami auraient été percutés par une voiture. Trois personnes ont été placées en garde à vue. Les explications d'Antoine Garnier dans cette édition. Mobilisation en général contre la loi El Khomri. Grève nationale, mardi prochain. Le mouvement sera relayé à La Réunion avec un rassemblement et un défilé à Saint-Denis. Et puis nous parlerons foot avec l'Euro 2016 qui débute aujourd'hui en ouverture. Les Bleus et Dimitri Payet face à la Roumanie à 23h, heure de La Réunion. Réunion première, Cécile Thomas. Les transports à La Réunion, un casse-tête pour nos politiques. Voici le RRTG, ça veut dire Réseau Régional de Transport Guidé. Concrètement, ça peut être un bus guidé, un tramway ou encore un train et travailler sur des projets de ce type fait partie du programme de Didier Robert, le président de la région. Il s'agit de développer le transport durable, notamment avec du covoiturage ou un transport en commun comme le monorail. Didier Robert était en déplacement à Pierre Pierrefond hier pour parler, entre autres, de ce RRTG. Il ne faut pas s'attendre du mouvement tout de suite dans le sud, Sophie Person. Pour le réseau régional de transport guidé après des études débutées en 2012, on a un tracé mais pas de choix entre bus guidés, système ferroviaire léger ou encore monorail. Ainsi à Pierrefonds, sur les voies de transport en commun en site propre, le président de la région n'a pas d'annonce fracassante à faire, Didier Robert. Qu'est-ce qu'on verra là-dessus D'abord des bus et puis à terme, donc euh, la possibilité effectivement en fonction de, de la capacité d'investissement des collectivités locales, donc un transport en guidé. En fait, nous avons anticipé aujourd'hui la possibilité de pouvoir faire en sorte que sur ce réseau, l'on puisse accueillir à terme donc, un transport guidé. Des bus, donc, dans un premier temps, entre Saint-Louis et Saint-Pierre. En revanche, à l'entrée est de Saint-Denis, l'appel d'offres pour l'étude sur le monorail est lancé. Une étude qui devra déterminer si ce projet peut concrètement être mené à bien. Sophie Persson. Dans l'actualité également, les suites de l'accident de scooter survenu mardi sur le boulevard Sud à Saint-Denis. L'un des jeunes blessés est décédé. Il était âgé de 25 ans. L'autre victime qui se trouvait sur le scooter devrait s'en sortir. Suite à cet accident, une enquête avait été ouverte depuis hier matin. Trois personnes se trouvent en garde à vue. Deux mineurs et un majeur qui ont reconnu être les occupants de la voiture qui a percuté le scooter. L'enquête se poursuit, mais la piste d'un accident volontaire privilégié ces derniers jours par les proches des victimes victime semble complètement écartée par les policiers Antoine Garnier. Il nous faut encore affiner la responsabilité de chacun des suspects, mais on sait maintenant qu'il n'y a aucun rapport entre eux et les deux victimes, assurait-on hier soir au parquet de Saint-Denis. Depuis leur placement en garde à vue hier matin, ces trois garçons ont reconnu leur implication. D'après leur déclaration, ce sont les deux mineurs. Ces trois garçons ont reconnu leur implication. D'après leur déclaration, ce sont les deux garçons ont reconnu leur implication. D'après leur déclaration, ce sont les deux mineurs. De matin, devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, il sera présenté en comparution immédiate. Nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail, journée de grève générale et nationale. Mardi prochain, les syndicats ne lâchent rien. Le rapport de force avec le gouvernement dure depuis trois mois maintenant. Et avec le temps qui passe, les positions se durcissent. Des syndicats demandent le retrait pur et simple du texte Nadine Bachelot. C'est un véritable bras de fer qui est engagé entre le gouvernement et les syndicats. Ils avaient prévenu. Il faudra compter avec eux. Leur détermination est d'autant plus forte qu'ils se trouvent face à un gouvernement complètement autiste, selon la CGTR. Si François Hollande a déclaré qu'il faut savoir arrêter une grève, pour Marie-Hélène Dor de la FSU, il faut savoir aussi retirer une loi. En tout cas, la machine est lancée et elle n'est pas près de s'arrêter. Jean-Paul Pacquiri, le secrétaire adjoint de l'Union départementale Force Ouvrière. Vu la gravité de la loi travail, les salariés ils vont rien lâcher. Ça fait trois mois qu'on est dans l'unité syndicale pour obtenir le retrait. On mettra tout en place pour gagner sur cette revendication. Et si le 14 c'est un tremplin pour aller vers une mobilisation plus grande ou une radicalisation, mais dans ce cas donc on le fera. Même les jeunes n'entendent pas rester les bras croisés et ils rappellent les prochaines échéances électorales. El Noé le président de l'UNEF. Je pense que ces gens devraient faire attention parce que beaucoup de personnes qui les ont élus en, il y a quatre ans ne se sentent pas représentées et ne se sentent pas surtout écoutées. Euh, c'est le comble quand même pour un gouvernement de gauche qui a fait du dialogue social sa priorité. Pour les syndicats, cette loi qui annonce le démantèlement du code du travail est tout simplement une loi au service des patrons. Le 14 juin sera véritablement une journée test. Et à La Réunion, le rendez-vous est fixé à 9h au Petit Marché à Saint-Denis. Un défilé est prévu jusqu'à la préfecture. Le travail reprend chez Holcim. Les transporteurs routiers qui bloquaient l'activité du cimentier depuis mardi ont discuté avec la direction hier. Les deux parties ont coupé la poire en deux. La société voulait supprimer une vingtaine de camions qui effectuent des rotations de béton. Les transporteurs ont accepté que 10 camions de moins travaillent sur les sites d'Holcim. Et puis cette menace de perturbation sur les épreuves du bac et du brevet des collèges, le SNALC Appelle les enseignants à la grève de la surveillance, un mouvement pour contester une nouvelle fois la réforme des collèges qui doit entrer en vigueur à la prochaine rentrée. Au chapitre santé, les psychiatres sont inquiets. La loi santé prévoit qu'à partir du 1er juillet, tous les hôpitaux soient rattachés à un groupement hospitalier de territoire. Cette organisation ne convient pas à certains personnels soignants. Un préavis de grève nationale a même été déposé pour le 27 juin prochain. À la Réunion, le syndicat des psychiatres des hôpitaux est solidaire de ce mouvement. Il ne comprend pas la création d'un GHT Réunion Mayotte. Le contexte sanitaire de Mayotte est pour lui trop différent de celui de La Réunion, le docteur Patrick Tron, psychiatre hospitalier. Il est évident qu'en termes de flux de patients, Mayotte et La Réunion n'ont rien à voir. Il n'y a pratiquement aucun patient de Mayotte qui se retrouve à La Réunion. Et inversement, voire même, Mayotte a à limite plus de relations avec Marseille qu'avec La Réunion. Bien qu'on ait quand même certains patients en rapatriement sanitaire, ça reste extrêmement marginal. Donc ce n'est pas un territoire sanitaire. Donc intégrer Mayotte dans un GHT alors que ce n'est pas dans un même territoire nous entraîne à avoir des arrières-pensées. C'est-à-dire que le fait est que euh, Mayotte a des particularités telles que on peut imaginer qu'elle a des besoins aussi en termes sanitaires bien plus importants et en termes de financement aussi qui pourraient entraîner une réduction des crédits alloués à La Réunion tout simplement. Le docteur Patrick Tron interrogé par Delphine Poudroux. Il s'appelle Axel Perianin, il a 66 ans, il est originaire de Sainte-Suzanne et pourrait faire parler de lui grâce à ses recherches en biochimie. Il bénéficie du système de l'émérita du CNRS, c'est-à-dire qu'il peut poursuivre cinq ans ses recherches et les mener à terme. D'ici un an ou deux, il pourra voir ses travaux validés et certainement reconnus. Il travaille sur le système immunitaire, pour cela il a déposé un dossier de brevet européen et dans ses projets il compte aussi déposer un brevet pour les états unis et la Chine. Ses études sur les rats lui ont permis de trouver des molécules spécifiques responsables de la défaillance du système de défense chez certains malades atteints de cirrhose. Axel Perianin. Moi, je travaille sur les mécanismes moléculaires qui contrôlent ces activités. Et on a compris euh, qu'est-ce qui se passait au point de vue biochimique. Il y a des anomalies, des défauts de transmission de signaux. Et grâce à ces connaissances-là, on a proposé une méthode et des molécules qui permettent de corriger en partie ce système de défense un peu défaillant. Ça leur permet de se défendre mieux par rapport à l'infection bactérienne. Et du coup, euh, la durée de vie est, est prolongée, mais ça, on le sait pas encore chez les malades. On, on le sait chez des rares. Le chercheur Axel Perian a interrogé par Jean-Paul Mélade. Du sport avec le début de l'Euro 2016 de football, c'est aujourd'hui avec en ouverture le match France-Roumanie au Stade de France. Sur la pelouse, il y aura chez les Bleus un certain Dimitri Payet, 1 euro sous haute tension, titraient les journaux nationaux cette semaine. Les risques d'attentats sont bien réels. Le ministère de l'Intérieur lance d'ailleurs une application pour smartphone qui lance des alertes. Le SAIP, système d'alerte et d'information des populations, vous prévient via votre téléphone d'une crise majeure, d'une attaque terroriste. Si vous allez en métropole suivre la compétition de foot, vous pouvez télécharger gratuitement cette application. Plus d'explications avec Alain Rosalie une alerte sur votre téléphone pour signaler un attentat ou un danger imminent proche de vous c'est l'objet de cette application lancée par le ministère de l'Intérieur elle permet à chacun d'être alerté sur son smartphone en cas de suspicion, d'attentat ou d'événement exceptionnel. c'est donc le préfet qui active l'alerte et si vous vous trouvez dans la zone dite de danger l'application se déclenche en une quinzaine de minutes l'écran devient alors rouge mais pas de bruit ni de vibreur pour ne pas risquer d'attirer l'attention les premières informations s'affichent ce qu'il se passe, à quel endroit, les consignes de sécurité avec une icône pour partager l'alerte sur les réseaux sociaux Facebook ou Twitter. Outre l'alerte, l'application délivre également des conseils de comportement à adopter, mais aussi des consignes à respecter en fonction de la nature de l'attaque. En revanche, cela ne fonctionne que dans un sens. Impossible avec l'application de signaler un événement proche de vous ou d'envoyer une photo. Le seul moyen d'alerter les secours reste d'appeler le 17 ou le 112. Alain Rosalier, sur les terrains, qui est favori dans cette compétition Pas de réponse à cette question pour Fabrice Abriel, ancien joueur professionnel créopolitain à La Réunion, à l'occasion du tournoi de futsal organisé au port cette semaine. Je pense qu'ils sont capables de grandes choses, mais je pense aussi qu'il n'y a pas de favori dans une compétition finale. Donc euh, Même sur le papier, même s'il y a une belle équipe, une super attaque, un super milieu de terrain, un grand gardien, tout ça, un banc de touche. Il faut quand même jouer les matchs. Et ça sera ça le plus difficile à chaque fois, c'est de jouer les matchs et puis de se mettre en confiance et de faire une aventure qui va aller crescendo au niveau de l'envie au niveau de la, de la motivation. Fabrice Abriel interrogé par Delphine Poudroux, c'est dès aujourd'hui vous vivez l'euro sur Réunion Première. Le journal de l'euro, c'est tous les matins vers 7h45 sur Réunion Première Radio jusqu'au 10 juillet. L'info revient à 9h. Ça y est, on y est pour l'Euro 2016. <rire> Et direction Paris, où l'on retrouve Steven Nipat pour la revue de presse. Bonjour Steven Bonjour Cécile, bonjour à tous Et devinez quoi On parle football Il ne reste plus que quelques heures avant le coup d'envoi du championnat d'Europe de football ce soir à Paris. Pour patienter, la presse propose de revenir sur le parcours de Dimitri Payet. Vous voyez notamment le Paris-Normandie qui évoque son passage au havre assez où il est arrivé en 99 à l'âge de 12 ans, 4 ans au sein du club. Un joueur qui disposait de qualités au-dessus de la moyenne se souviennent les responsables qui ne pariaient pas trop alors à l'époque sur ce joueur petit et rachitique. D'ailleurs avec le recul, il reconnaît aujourd'hui avoir manqué de patience. 4 ans après son départ de la Saint-Péroise, Payet remet à ses ans le cap sur l'océan indien pour rebondir dans les rangs de l'Excelsior. Il reprend le fil de sa vie de grand espoir du football à Nantes 2004. Son pied droit fait alors des quelques dégâts confirmés à Saint-Etienne puis Lille et Marseille. C'est en première ligue, en qualité d'inspirateur du jeu de West Ham United qu'il se fait un nom dans une toute nouvelle dimension. 9 buts, 12 passes en 30 matchs. Le porte, la porte des Bleus, qui s'est si souvent refermée devant lui, ne pouvait cette fois-ci cette fois -ci, ne lui être que grande ouverte. Et on verra ça ce soir sur le terrain. Ancien attaquant du RC Lens, Toifilou, Maoulida est libre, son contrat avec Nîmes, est arrivé à échéance. Oui, à 37 ans, il ne se sent pas prêt à raccrocher les crampons. Il le manquerait. à une idée bien précise de l'endroit où il pourrait encore jouer. Eh bien, A Marseille, en Ligue 1, où il a évolué de janvier 2006 à juin 2007. C'est ce que rapporte le Telegram Maulida qui se dit au top physiquement et qui propose d'apporter toute son expérience dans un rôle de joker. Mais surtout, il veut encadrer les jeunes de l'équipe de Marseille et tenir le vestiaire en étant le relais du coach. Pour lui, c'est une façon de finir la boucle à l'OM. Je vous souhaite une bonne matinée. Et bonne journée à vous, bon week-end Merci, ça va être très dur, Cécile Thomas, pour ceux et celles qui n'aiment pas le foot. Hein. Ça va être la guerre de télécommande. <rire> Merci beaucoup Bon courage Les nuages seront ce matin concentrés sur le sud entre Saint-Pierre et Saint-Rose, allant même jusqu'à envahir à la côte est. En revanche, le soleil lui se montre généreux sur le reste de l'île en matinée. Seulement en matinée, on est d'accord, puisque le gris sera la couleur de cet après-midi. Le temps continuera d'être beau dans l'ouest Première. Envie de fraîcheur J'avais euh, accueilli euh, ce matin euh, les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île. Avec vous, 5h45, 6h20. 9h55, 10h28. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allô chérie, j'ai essayé de te joindre, c'était occupé. J'étais en ligne avec Sofia. Avec Sofia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 Encore aujourd'hui, quand il y a des fêtes, on est souvent fourneau. Alors comme on ne trouvait pas de travail, on a décidé de monter notre affaire grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. On a monté notre dossier, il a été accepté et avec l'accompagnement du département, on a pu lancer notre snack. Alors vous aussi, réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie en appelant dès maintenant le numéro vert 0800 à 800 à 000, 000 ou en te renseignant sur le site cg974.fr. Et ah, Pierre, faudra que je te raconte, il y a un nouveau record. Quoi Le but le plus rapide de l'histoire La frappe la plus puissante du monde. Le record de carton rouge en un match <rire> Le transfert le plus cher de l'histoire Mais non, un record à de Millions, Tu l'as jamais vu Cette semaine, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun Semaine EuroMillion Million UEFA Euro 2016 Mardi 7 et vendredi 10 juin Pour la première fois, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun FDJ Offre valable en République française et Monaco Jouer avec excès comporte des risques Appelez le 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé Première... Jean-Claude Méchir nous attend dans la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis. Que l'humain reprenne toute sa place dans la société, le réunionnais ne serait-il pas en train de s'éloigner de ses vraies valeurs Comment les retrouver Comment les reprendre Et pourquoi et comment expliquer cette déconnexion Et pourtant dans un monde soi-disant hyper connecté. On est là pour en parler jusqu'à 9h sur la première, 02 62 99 2000. Et puis euh, vous pouvez aussi nous laisser des réactions par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission à la première. 8h, 10h. Allo première, Claude Montanet. Il est 8h15 sur la première. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, Drive Cool. Jean-Claude Méchère, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à vous qui nous rejoignez sur le réseau recueil, ça s'est nettement amélioré sur la route du littoral puisqu'on a des ralentissements uniquement à la sortie du Cap Bernard pour aller vers le barachois et dans l'autre sens, les ralentissements se situent à la hauteur du pont Pasteur pour aller vers la route du littoral de côté du viaduc de Saint-Paul, mais une circulation un peu plus roulante, mais ça reste très dense, ça pourra dans la direction du giratoire de Savannah et pour attraper le port. Sur mixte, la circulation est dégagée. Et là est dans, même dans l'Est, mais avec un ralentissement uniquement au niveau du pont de la rivière des Puits, au giratoire de la Technopole, ainsi que sur le boulevard Sud jusqu'à saint fleury Des travaux qui auront lieu du côté de Bratano avec une voie de gauche qui sera neutralisée. Alors ces travaux qui débutent à 8h30, ils s'achèveront à 15h. Hier, à la hauteur de ces travaux, cela provoquait beaucoup de ralentissements. Donc je rappelle, travaux aujourd'hui de 8h30 à 15h au niveau de bras panon sur la route nationale 2. La plus grande prudence est recommandée à la hauteur de ce chantier. La voie de gauche sera neutralisée dans le sens est-nord. Bonne route avec AutoRelais AutoRelais Drive Cool. Le centre culturel Chibaou, situé à Nouméa est un lieu de rencontre et de création culturelle kanak. On y présente l'art mais aussi les coutumes et les savoirs kanak comme l'usage au quotidien des plantes traditionnelles ou des matériaux naturels. Caroline Marie sur la première. Planète Outre-mer, la chronique environnement présentée par Caroline Marie. Sur un terrain de 8 hectares, le centre culturel Djibao a été inauguré le 4 mai 1998. Il a été créé à la demande de Jean-Marie Djibahou dans le cadre des accords de Matignon. On y trouve un centre d'art, un musée, des espaces de spectacle, une salle et une bibliothèque spécialisée. C'est un espace de rencontre et de création culturelle kanak. Georges est guide au centre Djibahou depuis sa création. Il faut savoir que la culture kanak, c'est une culture d'oralité. Donc moi, ce que je vais essayer de voir, c'est un peu le, le message de Jean-Marie Djibahou, qu'on puisse vivre ensemble, C'est la voix de, de cet homme qui est, qui est parti. Mais il essaie de nous donner des messages de nos vieux depuis des générations et des générations. Et ici au centre, euh, on est un peu des messagistes parce qu'on essaie de prendre des paroles. Euh, depuis le, le festival de la de 1975, il faut savoir que quand vous regardez le, tout autour, il y a à peu près 13 cases qui vont correspondre les 13 années. Du 75 plus 13, ça fait 88 en 88, c'est la signature des accords. Et de 88, normalement, jusqu'à 2018, c'est 30 ans qu'on doit vivre ensemble et tout ça. Mmh. Donc euh, préparer notre euh, référendum pour qu'on puisse toujours vivre ensemble, quel que soit on a. Différentes couleurs de peau, même couleur de sang. Le centre culturel Djibaou permet aux visiteurs de s'initier à la culture kanak. Au cours d'un spectacle organisé surtout pour les touristes, Georges présente le chemin coutumier et l'architecture des cases des tribus kanak. Il y a trois cases traditionnelles qui représentent les trois régions. La plus haute, la plus grande, c'est la case du sud. Ça, c'est la case du nord. Et la plus petite, comme une case familiale, c'est la case des îles Loyauté. Concernant la flèche fêtière qui se trouve en haut, je vous ai parlé tout à l'heure, le cercle. Une maison qui rentre, c'est une maison de parole. C'était simple. Les cas traditionnels, normalement, en général, c'est une, une maison de parole. Donc, les à l'intérieur, on échange des paroles, mais qui sort directement par la flèche. C'est comme une antenne. C'est comme là-haut, c'est un peu le, le message de tout l'ensemble, et c'est lui qui va disparaître un peu partout. C'est l'emblème de la culture kanak. C'est un peu de la, pour nous, qui symbolise un peu la voix de l'ancêtre, de celui qui est parti. Donc, on essaie toujours de garder le, ce message-là. Euh, la prochaine fois qu'on viendrait ici. On ne peut pas commencer par le nord et les îles sans avoir visité le sud. On doit toujours commencer par le sud. Donc à l'intérieur, on peut prendre des photos, ce qu'on veut, mais commencer toujours par le sud parce qu'on doit respecter les gens d'ici, parce que le centre culturel a été conçu dans la région sud. Le centre culturel d'Ibau a été conçu par l'architecte Renzo Piano avec les Kanaks Il s'est inspiré de leurs coutumes. C'est un lieu magnifique situé à Nouméa. C'était Planète Outre-mer avec le soutien de l'Agence française pour la biodiversité et le ministère de l'écologie. Merci Caroline Marie, sommes-nous connectés, non pas avec nos portables et smartphones, mais avec le monde réel La société bouge, le monde bouge, les nouvelles technologies bouleversent nos habitudes, mais à trop vouloir les bouleverser, est-ce que cela quelque part ne vous fait pas peur On en parle sur la première jusqu'à 9h, au 02 62 99 2000. 8h, 10h, Allô Première, Claude montanet et les réactions par SMS au 06 92 608 335 sur la page Facebook de l'émission l'eau Première. Les invités, Johnny Imiza de l'association JMHF, c'est la Journée mondiale de l'humain et de la fraternité, Salim Abdallah de l'association Dynamique Yassine, c'est au Chaudron donc à Saint-Denis. Bonjour messieurs. Bonjour plus euh, montané. Bonjour. Merci d'être là. Alors, une journée mondiale de, de l'humain, mais pourquoi je, je rappelle que cette journée est prévue pour ce dimanche, donc on sera le, le 12 juin. Une journée mondiale de l'humain. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Johnny Pélaïsa, pour quelle Tout à fait. À, tout pour à quelle fait raison en fait, euh, cette journée, c'est une première édition euh, qui, va, qui va se passer ce dimanche, donc dimanche euh, 12 juin. Voilà, donc... Euh, J'ai lancé euh, ce mouvement, donc euh, sous les fichiers de l'association, euh, la JMHF, euh, il y a pas très longtemps. Euh, effectivement, c'est vrai, c'est assez récent, c'est nouveau. Ici à La Réunion, on démarre, on démarre cette première journée ici à La Réunion. Donc, je suis fier de, de, de, de tant que crayonner, de lancer euh, cette première journée à La Réunion, et puis euh, ça va être diffusé dans le monde entier. Euh, comme ce doit, sur les réseaux sociaux, sur les supports médias euh, et, et tout ça. Cette première journée, justement, c'était pour la reconnexion, la reconnexion de l'humain vers l'humain, c'est-à-dire euh, pour éviter euh, tous ces détachements qui se, qui se passent actuellement hein, par rapport euh, au virtuel, par rapport, on en parlait encore et pas trop longtemps, euh, tout ce qui est euh, le monde virtuel, les connexions électroniques, les, les réseaux sociaux, c'est bien, on se parle à distance et tout. Mais euh, du coup, euh, on se détache, on se détache de, de nos proches, de nos amis, euh, on, on parle avec nos amis à distance alors qu'on est à un mètre, on passe par un réseau <rire> ouais, qui ça, a des milliers de kilomètres alors qu'on est, est, est à un mètre. Ouais. Et, euh, et tout ça, j'ai dit, il faut peut-être penser à tirer un peu la sonnette d'alarme parce ouais. qu'en en fait, on est humain avant tout, on n'est pas des machines. Alors, il y a les, euh, les réactions des, des auditeurs de Réunion Première parce que ça réagit depuis hier sur les réseaux sociaux. Écoutez le, le message, parce qu'elle nous laisse sa, sa réaction, euh, c'est Nadege qui dit on est de moins en moins connecté à l'humain pour être connecté avec la machine et comme je le dis toujours, il faudrait arrêter de vivre dans le virtuel et reprendre la vie réelle, reposer les pieds sur terre, regarder ce qui se passe réellement autour de nous. Mais Nadege dit, comme qui dirait, on est mal barré. Salim, Salim Abdallah. Je suis tout à fait d'accord avec... Euh on est on est mal barré euh C'est le sentiment que vous avez Non, on n'est pas forcément mal barré. Oui, Mais ouais. justement, grâce à l'action JMHF, qu'on va faire le 12 juin, euh, c'est justement pour que tout le monde puisse euh, prendre conscience. C'est une action pour conscientiser euh, les gens, en fait. Ouais. Donc, euh, si on multiplie pas nos actions, euh, tout le monde va rester derrière les ordi, derrière les smartphones. Ben... On est, j'ose même pas dire le mot en fait. Hein. Mais du coup, voilà quoi, c'est ça, c'est bon. ça. Vous travaillez, vous travaillez parce que vous êtes de, de l'association Dynamique. Dynamique Assain, c'est au c'est à Saint-Denis, à Sainte-Clotilde, pas très loin de, de réunion on bien. Donc vous travaillez avec des enfants, ouais. essentiellement. Hein, essentiellement des enfants ouais. de ouais. 6 à 11 ans. Euh... Public très difficile, peut-être. le Public. Euh, parce réceptif. Que pour, pour arri arriver à, à capter le le, le marmaille, c'est pas c'est pas simple. Ben si, à travers la culture. Hein à travers ouais, quelque ouais. chose qu'ils qui aiment, à travers le sport, euh, à travers euh, le judo, euh, c'est, il c'est un sport moral quoi, moralisateur, respect, courage, honneur, euh, c'est justement tout ça dès l'enfance, on les connecte humain à ouais, humain, ouais. c'est comme ça, à travers euh, tous ces activités sportives, euh, culturelles, euh, bah, qui dit culturel c'est culture hein. On cultive les bonnes actions. On transmet ça euh, par les enfants, les adultes. On est, nous sommes là pour justement encadrer tout ça. Et de secteurs, de quartiers, de régions, on multiplie euh, ces actions-là justement pour pas rester scotché à nos écrans, à nos ordi. Euh, C'est C'est dans cette lancée qu'on qu parle. tous ceux qui disent que le, quand même, comme, pardon, que la société, la société réunionnaise devient plutôt individuelle, voilà, c'est le réunionnais s'éloigne de ses vraies valeurs. Vous, vous, comprenez parfois ce, ce message? Tout à Denis fait. Misa. bien sûr, tout à fait, tout à fait. Moi qui est sur le terrain, moi qui qui est assez actif dans la vie de tous les jours, je, je côtoie, je, je reçois, je, re, je rencontre énormément de gens de tout horizon, de tout, tout niveau social. C'est vrai, je constate de plus en plus il y a un éloignement euh, des valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs, des nos valeurs déjà en tant que réunionnais, tout le savoir vivre ensemble, euh, qu'on en parle tous les jours. C'est vrai qu'on a un vrai savoir vivre ensemble à La Réunion qui est unique dans le monde. Et C'est vrai, c'est un exemple. Hein, tous les étrangers qui arrivent à La Réunion, ils trouvent ça formidable. La Réunion est formidable, avec toutes les communautés qui vivent, toutes les religions, euh, tout ça, C'est une île, et hyper isolée euh, sur le globe. Hein, je veux dire... Euh, C'est une surprise et une beauté aussi c'est magnifique quoi l'île déjà c'est une beauté la population c'est une beauté on a on a c'est un petit paradis en fait, hein. et c'est ça. On a on a et on a une île, c'est un petit paradis en fait, hein. et c'est ça. Il faut pas que <rire> faut pas qu'on se laisse euh, déporter, éloigner vers ces valeurs là. Et le survie ensemble à la Réunion, c'est quelque chose de primordial et c'est quelque chose, je pense, qui va qui va jouer si on le travaille bien, si on le porte bien le projet, ce qui va qui va être un, un, un projet euh, qui va se répandre dans le monde si on fait les bonnes actions et qu'on monte notre soir, vivre ensemble à la Réunion. Vous avez la parole sur la première. 8h. 10h. Allô, première, Claude Montané Jean-Yves de la Possession souhaite réagir sur, euh, sur réunion Première. Allez-y, Jean-Yves, euh, Jean pardon, bonjour. Oui, bonjour, bonjour merci d'être là. Bonjour les invités sur le plateau ainsi que tous les auditeurs. Oui, je voulais réagir là, puisque là, on est euh, dans une phase hein, au niveau mondial de transformation de la société. Et notamment en France, il y a pas mal de réformes pour transformer la société réunionnaise et la société française d'une manière générale. Et on constate que l'humain n'a pas sa place. Puisque toutes les, les, les lois, les, les, les réglementations qu'on est en train de modifier, je prends l'exemple de la loi travail. C'est pour transformer la société réunionnaise la société française. Le peuple français qui souffre du mal-vivre est encore pire à la Réunion. C'est-à-dire, les gens en souffrance, il y en a par milliers. Et ils n'ont même pas de vivre et de quoi faire vivre la famille pour un grand nombre qui sont encore, vous pas sous assistance mais qui vivent avec l'aide publique. Et il y a des frustrations au niveau de l'emploi quand on voit des jeunes diplômés, ils sont obligés de s'exiler de force parce qu'on leur refuse le droit de participer au développement de leur pays. Et ça, ces frustrations s'entraînent. Parfois même la violence, la violence gratuite parfois que je condamne. Et je vois actuellement dans pratiquement pas mal de villes de La Réunion où on a de nos frères, nos sœurs d'origine comorienne qui sont dans l'île, des tyrolans anti-Mahorais. Parce que moi je me pose la question, si à La Réunion on fait la même chose avec les Maoris, qui n'acceptent pas l'humain, que va-t-on dire Parce que ce qui se passe, et là j'apprends mon soutien à toutes les victimes qui sont à Mayotte, qui subissent l'inhumanité de la part de cet maoris. Je ne mets pas tous les maoris dans le même sac, mais ce qu'ils font, c'est grave, et ce n'est pas humain. Et c'est pour cela, mes frères, mes sœurs comme rien, et comme rien, à mon soutien. Parce que il faut, au-delà des querelles qu'il peut y avoir, mais ce qui se passe à Mayotte, je les condamne, c'est inhumain. Je ne serai pas plus long pour vous dire, c'est mon soutien au peuple maori, nos frères nos sœurs qui ont construit la réunion. Merci Jean-Yves, vous avez réagir messieurs sur ces euh, sur ces propos que l'humain reprenne toute sa place dans la, la société, que le réunion réunionnais donc euh, ne s'éloigne pas trop de ses valeurs. Et puis euh, Clovis qui nous dit euh, justement euh, il faut revenir à nos fondamentaux. On en parle euh, sur Réunion Première jusqu'à 9h au 02 62 99 2000. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Il est 8h30 sur la première, l'information routière, Jean-Claude Machir. Oui, ça s'est amélioré sur le réseau routier. À l'exception de Saint-Paul, nous sommes toujours à la hauteur du viaduc. En provenance de l'Est, nous sommes à la hauteur du radar du Chaudron pour aller vers le front de mer de Sédonie. Sur le boulevard sud, la circulation reste toujours aussi dense. Par contre, pour le PCSP, la circulation est agréable. Alors je vous le recommande, si vous voulez éviter les ralentissements que l'on connaît en ce moment sur le boulevard sud, ainsi que sur le front de mer. Mais sur le front de mer, ça ne persiste qu'au niveau du Pont Pasteur en direction du barrachois. Dans, dans le sud, nous avons des ralentissements assez conséquents sur le front de mer de Saint-Pierre, je vous le disais qu'il y avait des travaux qui ont commencé cela provoque déjà de gros ralentissements en direction de Persin, ralentissement aussi au niveau du girafroir de la Cafrine en direction du pont de la rivière d'abord et là il faut vraiment s'armer de patience prudence et bonne route à vous C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Onda Moto Les invités de Réunion Première, Johnny Misa de l'Association Journée Mondiale de l'Humain et de la Fraternité, Salim Abdallah de l'Association Dynamique Yassine. 8h, 10h, Allo Première, Claude Montané. Messieurs, il y a le message d'Henri Paul sur la page Facebook de l'émission Allo Première. A mon avis, l'individualisme est un mal qui touche de plus en plus... Tous les pays, ce n'est pas seulement un fléau du monde occidental, il suffit donc d'aller regarder ce qui se passe en Afrique du Sud, même dans les pays en voie de développement, on assiste à des fractures sociales, Léo, au... chacun pour soi. Donc ce, ce qui se passe ailleurs, on, on le ressent, on le, on le vit ici sur le, le département de la région de Junimiza C'est un individualisme, là ben, Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Déjà, euh, pourquoi on le vit ici parce, Tout simplement parce qu'on a des infos qui arrivent, on est connecté avec les médias. Les médias nous transmettent des infos. Forcément, on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et forcément, ça impacte aussi sur notre façon de, de voir les choses ici, en, à niveau individuel. Donc, euh, si, si, là, les médias influencent, euh, influencent beaucoup notre façon de, de voir les choses, de penser. Mais ça c'est une chose, mais après je veux dire, en tant qu'humain, en tant qu'individu, on doit quand même prendre conscience que qu'on ne doit pas être, comment dire, nous laisser influencer par les choses qui sont négatives, néfastes à notre tête. mais je pense qu'il faut quand même avoir cette prise de conscience, prendre du recul sur tout ça. Et comme moi je fais avec mon association, c'est d'essayer de... de de faire abstraction un peu de tout ça, de revenir un peu à l'humain et de mettre en place des actions pour pouvoir euh, reconnecter euh, bah, les hommes des hommes, l'humain vers l'humain, tout simplement. Salim Abdallah, c'est comment retrouver ces, ces valeurs comment retrouve ces, ces valeurs perdues là. Ben, ces valeurs perdues. Comment les reprendre comment les retrouver ben, Il faut multiplier les actions, non, genre non. repas solidaires, euh, multiplier les actions sportives. Euh, c'est créer une fraternité autour de du sport autour d'un repas comme je l'ai dit, solidaire non, ouais, ouais, ouais. autour de danse euh, ces, ces actions là il faut les multiplier euh, les professionnels qui sont qualifiés pour euh, le faire euh, il en manque il en manque et du coup justement euh, grâce à la journée du 12 juin nous on va Johnny misa il va mettre en place euh, des petits mots qu'on va distribuer un petit peu à droite, à gauche, sur un secteur bien précis, il va l'expliquer lui-même après, pour justement conscientiser l'humain, avec des messages de paix, d'amour, de reconnexion, tout ça. Les gens ne se parlent plus, Salim Abdallah. Les gens se parlent. Les gens se parlent. Certains ne savent même pas comment s'appelle le voisin. Leur voisin, leur propre voisin. Ben, moi je dirais en effet les gens Ils travaillent, ils travaillent oui. On n'est pas en métropole, oui. en métropole c'est métro-boulot-dodo oui. C'est peut-être peut en train de venir ici euh, C'est en train non, de venir ici un petit peu Bon il n'y a pas le, le tram-train Mais oui. voilà quoi <rire> ça, ça va venir oui. euh, Du coup c'est une frustration que chacun individu, Chaque individu a euh, Ça peut être une frustration euh, économique Ça peut être une frustration euh, familiale Et du coup Cette frustration là les gens ils n'arrivent pas à évacuer À partir du moment où les gens ils pourront évacuer ce mal qu'ils qu qu ont en eux, oui, euh, je oui. pense que la connexion euh, se fera euh, bien comme il faut. Ah, le monde dans lequel on, on est donc est un monde hyper connecté et pourtant je ne sais pas comment s'appelle mon voisin, je ne dis pas ou plus, je ne dis pas plus, je ne dis plus, je t'aime à tout ce que j'aime justement, mais, euh, mais alors pourquoi Johnny Misa? Ben comme je vous dis, hein, donc la société. Euh... Vous avez entendu le, le témoignage de, de Jean-Yves tout à l'heure. Tout, ouais. tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout euh, à fait. J'ai pris conscience de ce qu'il a dit. J'ai bien écouté. C'est vrai que je dirais qu'il a, a, il a, raison hein, sur, euh, sur quelques points. C'est sûr. Hein, parce qu'il parle avec le cœur. On voit c'est quelqu'un qui s'exprime avec le cœur. Il a, il a exprimé pour ses frères et soeurs. Donc quand on parle comme ça, c'est qu'on parle avec le cœur. Donc quand on parle avec le cœur, on dit forcément la vérité. Enfin, Sa vérité en tout cas. Ouais, ouais. Euh, tout à fait. Euh, donc voilà. Donc les... moi je pense que de toute façon, euh, dans notre société actuelle avec euh tout ce qui se passe, on doit en permanence justement faire des actions de sensibilisation, sensibiliser les gens Surtout, surtout les jeunes, les jeunes qui sont, notre, qui sont les générations futures. Euh, il faut que nous, en tant qu'adultes, déjà les sensibiliser, leur montrer que il n'y a pas que le monde virtuel qui existe. Euh, avant le monde virtuel, nous on était là. Je veux dire, au niveau de la technologie, bah, on, était là on, on parlait, était là, on se parlait, on était bien sûr, on échangeait, on, on prenait du temps. Euh, à l'école, euh, à l'école, n'avait pas les technologies, mais on s'amusait à faire des petits jeux sympas. Euh, comme on connaît la Réunion, on joue à on joue élastique on joue ceci cela. C'était des beaux moments et c'était merveilleux. C'était merveilleux. Aujourd'hui, il y a d'autres. Mais les gens, les gamins, même entre eux, dans entre eux, ben ils se parlent plus, se connectent plus, c'est autre chose. Mais c'est à nous justement, en tant qu'adultes, qui, qui a les moyens d'information, qui a les moyens de structure, c'est de sensibiliser les jeunes. Autrement, dans les écoles, dans, dans la rue, euh, avec les associations, euh, au niveau des médias, parce que les médias, il n'y a, a pas tous les médias qui passent par que des que des faits divers. Donc euh, les médias aussi qui passent des bonnes choses. Euh, ben la preuve, on est là ce matin parce que ouais, on a été accueilli <rire> sur une première. Merci Claude Montané, son équipe et tout. Merci, parce que ça nous donne l'occasion de nous exprimer, de nous exprimer clairement sur notre, sur notre mission. cette mission qu'on a en fait. Hein ouais, euh, ouais. Cette mission de vouloir améliorer le monde, améliorer le quotidien, faire penser euh, les gens de façon positive, que les gens prennent conscience qu'il y a, a, a d'autres valeurs, les valeurs originelles, les valeurs humaines, et c'est ces valeurs, euh, les valeurs humaines qu'on qu a depuis toujours, et qu'il qu faut peut-être, on a un peu un peu oublié, mais il faudra le remettre sur table tout de suite, et, et que tout le monde soit conscient, on sera conscient que voilà qu'il faut les... il faut il faut qu'on se bouge tout simplement il faut qu'on mette des actions en place on sensibilise sensibilise pardon on sensibilise euh, constamment c'est constamment c'est perpétuel si on arrête évidemment évidemment qu'on me dit soulette mauvaise à pousser mauvaise à reprendre dessus tout de suite donc il faut tout de suite euh, nettoyer euh, euh, balayer je veux dire débroussailler c'est comme ça on doit avancer c'est toujours en faire des bonnes actions discuter en parler sensibiliser autour de nous alors au vu de ce qui se passe dans la société le chômage la crise mmh. Les, les, les familles qui se séparent, etc., les enfants qui sont partagés entre le père et la mère, qui, ont, qui sont en perte de repère, Johnny c'est il, un... il y a du travail. Il y a hein, du travail, c'est un oui. travail de fond. Hein. Le, le travail, c'est s'installer, je dirais, que de toute façon, on a affaire, on est humain, on a affaire à des humains, donc l'humain est, est, est capable de tout, du bien, et du pire, d'accord Donc euh, moi je pense que euh, c'est un ras-le-bol Si la société va mal, c'est un ras bol C'est un ras le, un ras -le du tout, je ne veux pas rentrer dans les débats euh, Politiques ou quoi que ce ouais, soit, ouais. ce pas mon objectif du tout C'est pas mon... mon euh, je suis invité pour ça ce matin, mais c'est vrai que euh, C'est un ras le c'est de se faire un ras -le Les gens n'en peuvent plus, c'est le problème économique Le social, euh, la population Augmente, donc il faut constamment trouver des solutions Trouver des solutions Et si les solutions ne sont pas adaptées, ben évidemment Ça pousse à la colère, ça pousse à la haine Ça pousse... À avoir des mauvaises la idées, violence, euh, la euh, violence, euh, on le sait où ça mène. Hein. Quand ça va mal, ben la violence, c'est les deux, des juges derrière la porte, quoi. Et donc, euh, et heureusement, moi je remercie à toutes les associations, à toutes les personnes humaines qui pensent avec le cœur et qui font des actions avec le cœur, justement pour améliorer le, le, le, le, la vie de tout le monde au, au quotidien, quoi, tout simplement. Parce que souvent les gens qui sont, qui font des mouvements, ils donnent plus qu'ils reçoivent. Et ça, parce que pourquoi Parce qu'ils sont, ils sont hypersensibles à ce se passe autour d'eux. Salim Abdallah, vous travaillez avec le, le public donc très jeune, des enfants de, de 7 à 11 ans dans la cité Yassine au, au Chaudron. Euh, ces enfants donc euh, vous parlent un petit peu des, des problèmes qu'ils rencontrent, euh, qu'on les écoute pas peut-être euh, C'est à la maison, comment ça se passe C'est difficile Non, du tout, du tout. se passe à la maison C'est peut-être un, peu un peu dommage, non Si, si, si, si, si bah, enfants en général, en, en général, déjà un adulte, il a du mal à exprimer qu'il a des soucis euh, Un enfant, ça va être encore plus difficile Mais quand l'enfant, il arrive euh, pour faire ses activités On voit s'il est bien, s'il n'est pas bien euh, Moi, je prends le temps de demander ce qui se passe euh, S'il y a un petit souci avec un autre enfant de l'association S'il y a un petit souci euh, en dehors euh, Justement... Euh, Les activités que nous on a mis en place, c'est pour que l'enfant puisse euh, être bien avec lui-même. Ouais, ouais. euh, en, en fait, voilà. C'est ouais, euh, ouais. un épanouissement personnel ouais, dès, ouais. dès l'enfance, quoi. Euh, on va essayer de lancer euh, une activité théâtre, justement, pour que l'enfant puisse, euh, voilà quoi, aller vers euh, l'épanouissement personnel. Et ça marche. Euh, S'exprimer, ouais, ça Il y a certains endroits qui ont déjà appliqué oh, ça ouais, et ouais, ça ouais. ça fait déjà. Euh, Ça porte son fruit, quoi. D'accord, d'accord. Donc, euh, du coup... Mais qu'est-ce qui motive le marmaille d'aujourd'hui Le marmaille d'aujourd'hui <rire> Qu'est-ce qui motive Ali vraiment Qu'est-ce qui motive Ali vraiment À part, Ali, à part vraiment sa tablette, à part son téléphone portable. <rire> qu'est-ce qui motive Ali Bah, c'est L'école, est-ce que l'école est, c est, c est... est que motive Ali Est-ce que euh, c est, c est, c est, ses copains, ça motive Est-ce que sa famille, ça, ça motive, etc. C'est -ce la, le... la nouveauté. C'est la nouveauté, c'est ça. C'est la nouveauté. Donc la euh, pour l'attirer, il faut le montrer de, de nouvelles choses. Euh, C'est euh, terrible. Euh, C'est la, la nouveauté. La nouveauté, ouais. ça peut être un enfant qui... Combien d'enfants vivent à La Réunion qui n'ont jamais visité le volcan C'est une nouveauté pour eux aussi. On les emmène visiter un volcan on les emmène là c'est la saison des goyaviers oui non. on les emmène casser les goyaviers c'est ça c'est ça la reconnexion c'est multiplier les actions culturelles les sorties visiter les musées visiter les bibliothèques c'est multiplier ces actions là si aujourd'hui on pas ce... on multiplie pas ça, l'enfant, c'est tout à fait normal qu'il va se retrouver derrière sa tablette... Euh, que que l'enfant s'intéresse sa... à tout jeu. ce qui se passe dans la société, ah. c'est ça euh, c c ben, Le vivre ensemble, c'est tout le monde ensemble, mettre des, ac... des activités ludiques, euh... c'est ça en fait, c'est échanger, parler en face à face, et non pas euh, à distance. Et ça, ça ne se fait plus Ça, ça, ça se, se fait de, ça, de moins en moins. Les gens ont de moins en moins le temps. Ouais, Parce voilà. qu'ils sont toujours en train de courir derrière l'argent, derrière, derrière le, le boulot. Ils courent derrière le temps, peut-être. Le temps, c'est <rire> pas possible de courir derrière lui. <rire> Johnny Miser, vous êtes d'accord avec ce que dit Salim Abdallah C'est <coughs> arriver à capter aujourd'hui la, la tension d'un marmaille, c'est pas... C'est pas simple. Tout à fait, c'est pas simple. Hein. Euh, si on avait la solution euh, baguette magique, on l'aurait fait. On l'aurait fait. Hein. On n'a pas. Déjà, en tant que parent, on n'a pas. Oui, oui. On n'a pas le, le, le. Comment dire. Euh, on n'a pas toutes les solutions pour éduquer un enfant euh, correctement. En tout cas, on le fait euh, pour nous, comme on semble correct, bien. Donc, on le fait au maximum pour que l'enfant euh, grandisse dans les bonnes conditions, euh, dans, avec les valeurs, les valeurs qui sont diffusées par nous, en tant que parent. Ce que dit Salim Abdallah, ben moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Donc Aujourd'hui les enfants veulent de la nouvelle technologie, ils veulent de, du nouveau, tout ça mais c'est ils veulent tout tout de suite hein, ça. tout tout de suite tout tout de suite et comme Maintenant, vous hein. savez euh, mmh. le salaire ne monte pas mais les, les smartphones augmentent le, du coup non, oui, face c'est même le même prix que qu'un qu salaire euh, qu'un salaire que touchent les parents par exemple hein. pour les plus démunis c'est difficile et les enfants ils regardent pas ça les enfants regardent son, son, son copain à l'école son petit camarade de classe ben, il a ça il a ça moi je veux pareil si j'ai pas il est pas content donc ça pousse conflit avec les parents donc on connaît tout ça quoi on a déjà vu ça autour de nous donc c'est pas c'est pas évident donc comme il dit Salim Moi, j'ai tout à fait d'accord qu'il faut faire plus d'actions amener les enfants vers la nature, euh, des séjours à la montagne, euh, les apprendre euh, c'est quoi la nature, c'est quoi les animaux, c'est quoi les gouaviers par exemple, c'est quoi euh, les gens qui vivent à Mafate, euh, dans les hauts, un peu retirés, retirés centre ville et qui vivent avec des peu de choses mais qui sont heureux n'ont pas besoin de grande chose. Et c'est ça, c'est les reconnecter avec les valeurs, les valeurs tout simplement. Nous irons retrouver Grégory de Saint-Denis tout à l'heure pour une réaction. Il souhaite mettre en avant un petit peu ses, ses nouveautés multimédias. La connexion entre les personnes se fait-elle toujours Selon vous, le monde dans lequel nous sommes est un monde hyper connecté et pourtant on est en train de, de perdre ses valeurs. Pourquoi et comment expliquer ces pertes de repères 0,2, 62, 99, 2000 pour réagir au standard de la première par SMS 0,6, 92, 608, 335. Première 12h15, première week-end, avec Ingrid. Pour une nouvelle semaine en Outre-mer. Nous allons dans la mer des Caraïbes. André Maurice et Claude Maraudon dans Tisane et pays Et les feuilles peuvent être utilisées en code. Votre à... agenda des sorties avec concerts gratuits, balades culturelles ou encore marché forain. 12h15, h première week-end, Ingrid, sur Réunion Première.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 arrive cool jean-claude Oui, des conditions de circulation, Claude, qui s'améliorent sur notre ensemble de réseaux routiers. Alors, en provenance de l'Ouest, nous sommes malheureusement toujours au niveau du viaduc de Saint-Paul. Les rampes de plateau rayon sont, elles, aussi bien remplies. Et la chaussée royale, c'est légèrement remplie sur la longue, depuis le giratoire Sabiani jusqu'à Savada. Alors, je vous conseille vivement de rester plutôt sur la nationale. Vous prendrez moins de temps sur cette nationale que plutôt de passer par la chaussée royale, où le temps de parcours est beaucoup plus long. Il en est de même si vous entrez à Saint-Denis. À l'entrée ouest, ça s'est amélioré. Nous Nous sommes juste à la hauteur de la rue Jean-Châtel, en direction de l'est et un pont passeur vers le barachois avec un ralentissement toujours aussi conséquent au niveau du chaudron, mais ça s'est amélioré sur le boulevard sud dans les deux sens de circulation. Le pont de la rivière des Pluies est dégagé, le pont Vincennes lui aussi Et dans l'est entre les giratoires de la Plaine et de Bracanotte. On a une difficulté de circulation en direction de la Plaine. Dans l'autre sens, ça circule plutôt bien. Beaucoup de monde en centre-ville de Saint-André. Du côté du Boulevard Doré à la hauteur du marché, je rappelle aussi qu'il y a une circulation qui reste assez dense et on recommande la plus grande prudence dans le secteur. Bonne route à vous. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, Drive Cool. Johnny Misa de l'association Journée mondiale de l'humain et de la fraternité. La journée aura lieu ce dimanche 12 juin sur le département. Salim Abdallah de l'association Dynamique Hyacinthe sont les invités de la première. 8h. 10h. Allô première, Claude Montané. Grégory de Saint-Denis, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, vous souhaitez réagir sur, ces, euh, sur ce monde peut-être un peu trop connecté Oui, effectivement, moi vous me faites penser à, à, à une chose très précise, c'est la télévision. La télévision, pour moi, c'est vraiment un, un des mâles, le pire des mâles de société, rester devant un écran de télévision et absorber comme ça tout un tas d'images ou tout un tas de, de divertissements plus ou moins intéressants reste pour moi la, la, la pire des choses. Donc je peux vous dire que pour travailler notamment avec certains bailleurs sociaux, je peux vous dire que lorsqu'il y a un problème de panne d'ascenseur, vous allez avoir des plaintes au bout de deux ou trois jours Si vous avez une plainte, euh, notamment euh, sur la télévision, vous allez avoir des plaintes tout de suite, au bout de deux heures. Euh, bon, malheureusement, euh, on ne peut pas non plus euh, couper toutes les télévisions euh, sur, <rire> sur la Réunion. Oui, mais bien sûr que euh, le lien social entre différentes générations, entre les jeunes générations, les vieilles générations, euh, bien sûr qu'elles diraient euh, on aurait tous à y gagner, à aller euh, plutôt se mettre sous un pied de bois aller discuter un petit peu tous ensemble, jouer aux cartes, jouer aux dominos. C'est quand même plus intéressant, à mon avis, que, que, que de regarder la télévision. Donc Et ça, c'est de oui. un des mâles de notre technologie euh, moderne. Grégory, oui. en plus, oui. juste pour vous dire, euh, j'invite vraiment, si possible, si vraiment on était dans un monde idéal, Il faudrait que tous nos scolaires, alors après, avoir voir quel âge serait le plus intéressant, mais il faudrait absolument que tous nos scolaires puissent euh, avoir euh, la possibilité de voir comment ça se passe à l'extérieur de la Réunion. Bien sûr, passer une semaine, que ce soit en métropole ou que ce soit dans un autre pays étranger, je vous assure que les voyages euh, forment énormément notre vision du monde. Grégory, alors avant d'entendre de, nos invités, notamment Salim Abdallah qui est avec moi, qui souhaite réagir, euh, juste que, que la télé, vous avez une télécommande, non Vous avez, euh, on peut l'éteindre, on peut l'allumer quand on veut, non Ah ben c'est ce qui est pire justement. C'est ce qui de... qu est ce qu y a de pire. Depuis qu'on a une génération, depuis qu'on a une télécommande, en fin de compte, on ne bouge même plus. Les oui, canapé... non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les, les parents peuvent allumer et éteindre, ils ont le contrôle sur la télécommande, non Ah mais les parents, c'est la facilité de la télé. Vous savez, vous avez un enfant, un enfant euh, perturbant. Euh, vous le mettez devant la télé et il devient tout calme hein. donc euh, généralement la, la télévision est plus un outil euh, pour pouvoir euh, stabiliser l'enfant et, et être tranquille à faire euh, soit autre chose soit euh, voilà euh, mais je trouve, je trouve ça un, je trouve ça inquiétant Grégory hein, ce que vous êtes en train de dire là. c'est ah assez inquiétant oui. mais restez là s'il vous plaît Salim Abdallah oui. moi, je rebondis sur euh, ce que Grégory a dit euh, justement le, la jeunesse il faut la faire sortir Le voyage forge la jeunesse. Euh, si on organise des voyages avec les enfants, voir à côté dans les pays de la zone, Madagascar, l'île Maurice, comment ouais. les autres enfants ils sont à côté Bah, je pense que ça va les conscientiser. Et du coup, c'est c'est ce qu'il faut faire. C'est multiplier les actions, voyager, Australie, Madagascar, Maurice, l'océan Indien, euh, l'Europe. Euh, euh, il faut voyager. À partir du moment où on pourra mettre un système de voyage en place, oui, oui. Euh, les enfants, y reviendront euh, grandis. Euh, c'est ce que je voulais... Oui. Grégory, vous avez une solution alors <rire> pour que les, les gens re retrouvent un peu ces valeurs perdues là Et Les solutions, c'est déjà l'ouverture, forcément. L'ouverture, euh, entre un autres, un oui. Ou, Qu'un enfant ou un adulte, d'ailleurs, puisse, puisse voyager, voir comment ça se passe à l'extérieur... Il, aura, il viendra raconter après à ses parents un petit peu tout ce qu'il a pu voir. Et puis il aura des, des points de comparaison. C'est ça l'avantage, c'est d'avoir des points de comparaison. On peut se rendre compte aussi qu'on est super bien lotis à La Réunion. Comme disait monsieur, c'est un paradis sur Terre. Il y a énormément de points positifs. Je vous assure que, je suis métropolitain, je vous assure que la solidarité en métropole est à du milieu de ce que est la solidarité à La Réunion. Même si vous vous rendez compte qu'il qu y a du changement ici sur l'île, il faut bien se rendre compte que quand même, le réunionnais est très, très, très, très solidaire, déjà à la base. Grégory, merci beaucoup pour la réaction. Merci d'avoir été avec nous sur la première. On va réagir. Continuez à nous laisser des réactions par SMS au 06 92 608 335. Allô première, Claude Montané. Alors, je reviens un instant, Johnny et Misa, puisque vous êtes euh, à l'origine de cette journée mondiale de l'humain, de la fraternité, qui aura lieu ce dimanche, 12 juin et ça va se passer comment sur le terrain Oui, donc, euh, comme euh, j'ai énoncé euh, dès le début, c'est euh, une jeune association, c'est un, un mouvement euh, tout nouveau hein, que, que je lance. Je suis l'initiateur de, de ce mouvement, euh, ici à La Réunion. Euh, donc comment ça va se passait donc ça veut dire euh, on a très peu de moyens pour ce premier cette première édition euh, de la journée mondiale donc évidemment j'ai quand même contacté énormément de personnes qui sont je veux dire en retour j'ai que des bons retours hein, des des retours très positifs sur l'action sur l'initiative et tout Donc, euh, ce dimanche, on va aller sur le terrain, On va sur le terrain, comme je oui, vous dis, hein, oui. le terrain est très important, le contact avec les gens, c'est notre mouvement même, hein, donc c'est d'aller à, à la rencontre des, des gens, des, des, des, des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas, mais ça reste quand même de la population, euh, je dirais pour l'instant locale à La Réunion, des Réunionnais, Et vous savez qu'à La Réunion, il y, y, y, y a tout le monde ici qui C'est comme vous dites tout à l'heure, le savoir vivre ensemble à La Réunion est important parce qu'on a Toutes les toutes les communautés qui y vivent et donc on va Bien aller sûr. à la rencontre de toutes ces personnes là ce dimanche matin répartis sur sur le nord Saint Denis dans l'Ouest Saint Paul Saint Gilles Saint leu euh, sur Saint Pierre euh, on n'a pas eu de groupe effectivement à mettre dans l'Est ben c'est jamais trop tard s'il y a des personnes qui veulent nous, nous rejoindre sur ce mouvement là pour effectuer euh, pour organiser un groupe dans dans dans, dans l'Est comme ça vraiment comme ça on quadrille vraiment l'île de la Réunion pour cette première édition et eh ben, euh, je vous remercie d'avance de me de me contacter par la suite pour qu'on puisse euh, établir cette connexion et mettre en place un, un groupe dans l'Est. Donc cette journée-là, ça consiste à quoi C'est aller rencontrer les gens, d'accord, de façon individuelle ou en groupe. Hein nous, on est des petites équipes. On sera, euh, on va nous reconnaître par nos t-shirts avec notre logo d'association dessus. Euh, et puis on va sillonner un peu les, les, les endroits où il y a un peu plus de gens, et effectivement pour, pour avoir un maximum de gens euh Euh, en, comment dire qu'on puisse rencontrer un maximum de gens oui, oui. et on a préparé aussi euh, des petits euh, des petits mots des petites citations euh, très positifs d'accord oui. euh, on met ça dans les corbeilles dans les paniers les gens euh, quand on rencontre plongent leurs mains dedans ils tirent euh, ils vont tirer un, euh, bon un petit papier ils vont l'ouvrir qu'est-ce qui est qu écrit sur ces papiers mais par exemple il euh, y en a plein il y en a plein il y a plein de choses que j'ai oui, que écrit ouais. euh, tout ça que ça vient de moi et au puis de d'autres d'autres personnes d'autres auteurs mais c'est vrai que la majorité j'ai tapé et c'est vrai que par exemple je sais pas quelqu'un plonge sa main dedans, on le dent l'ouvre encore le matin et il va lire un petit petit papier il va dire euh, euh, voilà euh, euh, un sourire un bonjour un sourire ça suffit pour rendre ma journée agréable. juste ça oui juste ça juste oui. ouais, c'est la reconnexion simple c'est des valeurs simples de ça pour valeurs qu'on qu a perdues qu perdu. Lucie qui dit au euh, 06 92 608 335 je me pose souvent cette question c'est ce qu'elle est en train de nous écrire donc euh, qu'aura le jeune la jeune génération à raconter à transmettre à leurs enfants ben, euh, <rire> tout à fait tout à fait dont, euh, ce qu'elle dit question, ben, question importante hein. Ouais, très très très important mais... aura, la, la jeune génération à transmettre Ben justement justement c'est ça c'est ça c'est à travers euh, toutes ces actions euh, je ne dis pas que la mienne hein, de, de façon générale hein, ouais, toutes ouais. les actions positives les actions humaines qu'on va mener sur le terrain qu'on va mener aussi à travers les médias parce que bon les médias c'est vrai qu'il ne faut pas trop être dans le virtuel mais on a des supports qui sont là et qui sont mis à disposition et qui c'est très pratique très pratique pour communiquer hein, communiquer oui, ouais. je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de côté euh, le, le tout le, le système médiatif, euh, les réseaux sociaux tout ça non au contraire il faut utiliser Utiliser, mais utiliser à bon escient, utiliser, dans, ouais, ouais. Dans, utiliser comme il faut, comme il se doit, pour pouvoir diffuser, informer, sensibiliser. Euh, évidemment, euh, c'est à travers toutes ces actions, comme je disais tout à l'heure, euh, il faut sensibiliser les jeunes, d'accord ces valeurs qui se perdent de jour en jour il faut vraiment les sensibiliser il faut prendre le temps de les expliquer déjà en tant que parent à la maison, quand on prend le repas euh, normalement quand on prend un repas c'est un repas qui est divisé, euh, Johnny Misa et Salim Abdallah, donc euh, le marmay mange dans la chambre devant la télé ou devant l'ordinateur, le papa il mange euh... <rire> hélas, hélas, hélas. Côté, la maman il mange de l'autre côté enfin etc, voilà, aujourd'hui c'est ça la, la société euh, dehors elle est un peu à l'image aussi de ce qui se passe à la maison, non Vous n'avez pas l'impression de toute façon on peut pas échapper, ce que ce qu'on qu fait à la maison, ça se reflète sur l'extérieur. Thierry, Thierry de Saint-Denis pour évoquer quelques idées, il est avec nous au Standard. Bonjour Thierry. Oui, bonjour le toutain. Bon, bah, écoute, moi, avec un vieux vieux, vieux téléphone, n'a plus trop de batterie, même ça, la gazette est une droite visite <rire> comme ça. Hein. Non, non, mais allez-y, allez-y, <rire> bon, allez très moi, vite. Vous n'a pas du tactile, tout ça, là. Bon, bah, bah, ma télé est déjà chez moi. Hein. Mais euh, très bien, en tout cas, euh, les associations qui œuvrent pour, euh, pour euh, se connecter et nous, nous reconnecter. Mais il y en a fait très important, c'est se demander si les adultes Les connecter à eux-mêmes. S'ils avaient connecté à eux-mêmes. Donc, et, et comment les enfants ils peuvent connecter à d'autres autres Donc, il faut pas donner en question qui ça nous l'est. Donc, à travers ça-là, on a des actions à mettre en place tellement que tout le monde il connaît qu'on a peut mettre en place respiration, méditation, cherche le bonheur sainte en soi. Et, et puis des actions avec les sources de valeur, c'est-à-dire les anciens pour que demain on aura raconter raconter, effectivement parce que nous va transmettre cette bonne à nous. Et l'introspection spirituelle, l'entraînement qui l'accompagne à travers le yoga, les armes etc. Tout ça, c'est très bien. Elle m'a entendu parler de judo, etc. Donc, communiquer, c'est écouter et comprendre. Donc, c'est comme ça que les enfants, bon. vont pouvoir demain écouter les camarades, comprendre. Et comme vous, tu connais les autres, et vous connais qui sont les autres cours, les autres esprits, les pensées mieux aller dans la société, ça fout de même tablette là-bas à un moment donné de tout l'essentiel, les valeurs <rire> simples, le bonheur. Voilà. C'est ce que nous voulais dire. Mais peut-être n'y aura pas euh, échangé longtemps euh, en direct comme ça, mais euh, allez, à nous, à nous méditer dans la journée. Très bien, comme tu années pour ta fé, Thierry de Brapanon, agriculteur. Voilà. Merci. Et oula, ou décidé de garder votre vieux téléphone Ah malagardez-moi parce que ben on connaît des tomates plusieurs fois mais l'idée <rire> est la même, on va la soumise Et on l'est toujours connecté avec le monde réel. Ah ben il faut et enfin nature, surtout, vous connaissez, vous connaissez un, ouais. un petit peu hein, donc l'agriculture. Donc et malgré les maraîtres des interventions tout ça à l'école hein mais on voit que n'est pas qu'est-ce fait mais qui nous l'est vraiment est-ce que nous les connecter à nous-mêmes pour nous bien connecter à nous aux autres parce que c'est facile de nous rencontrer des autres mais il faut vraiment nous les faire un travail sur nous-mêmes et de mettre des actions depuis le plus jeune âge à l'école donc enfin un peu partout pour pour pour, pour que les, les, les jeunes puissent méditer en soi et comprendre qui nous l'est vraiment qui nous l'est voilà qui nous l'est et, et vers quoi nous ça va merci et, Thierry voilà okay merci Merci à vous, Allez, à, à bientôt, merci d'avoir appelé de, euh, donc euh, sur Réunion Première Johnny Miza de l'Association Journée Mondiale de l'Humain et de la Fraternité Salim Abdallah de l'Association Dynamique Yacinthe, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur, sur la première, il y a une page Facebook donc Journée Mondiale de l'Humain et de la Fraternité la journée aura lieu ce dimanche nous y reviendrons dessus forcément puisque c'est un événement merci Merci, merci. Merci à Claude euh, Montané. merci aussi voilà. à tous les auditeurs, merci et, et soyez présents. Si vous me voyez passer dimanche matin, eh ben venez, venez vers nous. <rire> 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Jean-Claude et Techaudron. Votre ag en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Jean-Claude. Avec une circulation qui s'est améliorée à l'entrée est de Saint-Denis. Par contre, à l'entrée ouest, ça reste toujours bloqué au niveau du giratoire de la réserve Lambert. Beaucoup de monde sur la route du Tamarin, je vous le disais. Circulation toujours stationnaire au niveau du viaduc de Saint-Paul. Avec ces travaux qui ont commencé au niveau de la Saline. Les travaux et une circulation qui est interdite dans le sens nord-sud. Elle est déviée par le centre-ville de la Saline. Vitesse limitée à 50 km heure. Dans l'est, à, à Brapanon. Il y a aussi des travaux d'entretien des chambres au télécom. Avec une voie De gauche qui est neutralisée dans le sens est nord. Et pour finir, du côté de piton Sainte rose des travaux d'aménagement sur la route auront lieu tout au long de la journée. La vitesse est limitée à 30 km heure. Circulation est terminée pour les besoins du chantier jusqu'à 15h30. Prudence et bonne route à l'écoute de Réunion Première. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Après le journal de France Info, votre émission de service, les experts, il sera question de votre consommation d'eau, de la facture d'eau, avec nous des experts de Veolia, les questions au 02-62-99-2000, par SMS au 06-92-608-335. Il est 9h1 sur la première. 7h sur France Info. Jean-Christophe Martin, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Une très longue attente qui se termine ce soir pour les supporters et pour les Bleus, le coup d'envoi de l'Euro de football. Ça y est, c'est ce soir avec en ouverture France-Roumanie. Est-ce que les Bleus peuvent rééditer l'exploit de la bande à Platini en 84 et de la bande à Zidane de 2000 L'état des lieux. Dans un instant, on va aussi revivre la soirée d'avant-match hier soir au pied de la Tour Eiffel avant le vrai match d'ouverture ce soir dans une France toujours partiellement bloquée. D'ailleurs, François Hollande a agité un chiffon rouge hier de possible Réquisition, on va l'entendre Et aussi la première réponse syndicale Déjà cinglante Également dans l'actualité, la bataille de Fallujah en Irak Où des dizaines de milliers de civils sont pris au piège Le reportage de l'envoyé spécial de France Info En Irak, dans le journal L'Euro commencera ce soir sur le terrain, il a commencé hier soir au pied de la tour Eiffel. C'était la répétition générale pour les forces de l'ordre et pour le dispositif de sécurité. 80 000 personnes pour un grand concert sur le champ de Mars, dans ce qui sera la fanzone, les soirs de match. Hier, le premier réchauffement était donc musical, musical et réussi. Sur place, pour France Info, une soirée vécue par Solène Lehen. 23h, David Guetta entre en scène en quelques secondes, au pied d'une tour Eiffel multicolore, les 80 000 spectateurs s'enflamment. Ce soir, c'est le plus grand club de toute la planète La pelouse du champ de Mars devient une immense boîte de nuit. Tout va bien, il fait beau, c'est génial. En voyant ça, l'euro, il démarre, ça nous enlève un peu les des petits tracas du quotidien. Des fans de David Guetta, également de nombreux supporters de football. Allez les bleus Je suis brésilien mais maintenant je suis supporter de la France. Parce qu'on aime bien la France, du coup on est venu que pour supporter la France. Qui va gagner l'euro La France bien sûr, je suis sûr de ça. Parole de brésilien, la fête mais aussi le risque d'attaque terroriste quand même dans les esprits. On vient ici, on sait qu'on prend un risque mais... Euh... Finalement, quand on arrive, on se sent il euh, y a pas mal de fouilles, il euh, y, y a même trois barrages, donc on se sent bien, on se sent en sécurité. Les policiers, les gendarmes omniprésents, bien visibles hier soir. On va pas arrêter de vivre, on va pas arrêter de vivre, c'est le plus bel événement qui est organisé en France depuis un bon moment, euh, faut qu'on lui rende hommage. 80 000 spectateurs hier sur la fanzone du Champ de Mars, encore plus ce soir, 90 000 supporters attendus pour France Romaine. Wow. La fête du foot qui va commencer dans une France toujours partiellement bloquée par les mouvements sociaux. François Hollande l'a évoqué hier, en cas de blocage dans les transports pour aller dans les stades de l'euro, il y aura des mesures. Il n'a pas employé le mot qui fâche côté syndical, le mot réquisition pour des salariés grévistes, mais il y faisait très clairement allusion. Si l'État doit faire son devoir, il le fera. Et il prendra toutes les mesures qui sont nécessaires. Et donc, euh, je serai extrêmement attentif et euh, vigilant et... Euh S'il doit y avoir des décisions, elles seront prises. Pour l'instant, nous faisons en sorte que ceux qui euh, euh, peuvent transporter, transportent. Ceux qui peuvent accueillir, accueillent pour la ville de Paris qui aujourd'hui devient la capitale de l'euro. Message reçu 5 sur 5 du côté de Sudrail qui a bien compris réquisition derrière les mots du président et qui répond... Résistance, l'un des porte paroles du syndicat Gabriel Rosenman Nous on invite évidemment les personnels réquisitionnables à se mettre à l'abri des réquisitions en dormant dehors de chez eux ou alors à faire preuve de leur refus par biais médical puisque imaginez un peu quelle prise de risque ferait le gouvernement s'il forçait des conducteurs de train qui veulent faire grève à conduire sous la menace de la prison. Imaginez dans quelles conditions de sécurité se font transporter les voyageurs pour nous c'est absolument inenvisageable Et dans le détail, les prévisions du trafic à la SNCF, pas de réquisition Donc en tout cas... Bah à ce stade. La direction parle d'ailleurs d'une amélioration par rapport à ces derniers jours pour le trafic avec 4 TGV sur 10, 7 TER sur 10, un Transilien et un Intercité sur 2. En Ile-de-France, pour aller au Stade de France ce soir pour le match d'ouverture, les syndicats annoncent une grève massive. La direction elle promet un service minimum 3 heures avant et après le match sur les RER B et D entre la gare du Nord et le stade. A Air France, grève des pilotes à partir de demain maintenue après l'échec des dernières discussions. Et selon la direction d'Air France, 70 à 80% des vols seront assurés Demain, on en saura plus ce soir Sur France Info, puisque le PDG d'Air France Frédéric Gaget est l'invité De l'écho à 18h45 avec Jean Lémarie Grève aussi des éboueurs Les poubelles débordent de plus en plus Dans certaines villes de province et certains quartiers parisiens La mairie de Paris fait redéployer Une cinquantaine de camions poubelles et fait appel à des sociétés privées pour soulager une partie Des trottoirs de la capitale envahis par les ordures Une flotte qui va se concentrer sur les quartiers Les plus touchés, notamment dans le centre touristique Enfin, l'autoroute a en partie coupée par les inondations depuis la semaine dernière entre Orléans et Paris, devrait rouvrir dans les deux sens dans la journée Pas facile d'aller au Stade de France ce soir on l'a compris, mais le rendez-vous c'est à 21h eh oui, France-Roumanie tellement attendue par les supporters et par Didier Deschamps et par les Bleus l'objectif minimum fixé par le président de la Fédération Française de Football les demi-finales mais les joueurs visent beaucoup plus haut et d'ailleurs ils ne sont pas les seuls Sébastien Hazard Ne cherchez surtout pas C'est plié. Les ingénieurs de la banque américaine, Goldman Sachs, se sont penchés sur le sujet. Et pour eux, l'équipe de France a le plus de chances d'être championne d'Europe. Leur algorithme repose sur les résultats précédents, les buts marqués, encaissés et intègre aussi l'avantage de jouer à domicile, ce qui laisse un peu perplexe l'attaquant tricolore André Pierre Gignac. Les statistiques, c'est bien, mais. C'est mieux de le montrer sur le terrain. Je ne fais pas attention aux chiffres, moi. Il a raison de se méfier. Il y a deux ans, lors du Mondial, ces mêmes économistes avaient pronostiqué la victoire du Brésil. Loupé, mais soulevé la coupe, les Bleus y pensent très clairement, reconnaît le deuxième gardien de l'équipe de France, Steve Mandanda. Si vous n'avez pas cette ambition, si vous ne croyez pas en vous, la compétition, on la joue pas. À partir du moment où on, on débute une compétition, où on, on a cette ambition et cette volonté de la gagner. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. S'imposer dans une compétition à domicile, loin d'être évident, depuis le début des années 80 en football, seule la France a réussi cette prouesse, deux fois d'ailleurs. En 84, lors de l'Euro, Bruno Bellon avait marqué le deuxième but des Bleus en finale. Il mise aussi sur une victoire tricolore. On a quand même des joueurs très talentueux. S'il y a une bonne ambiance, ils sont complémentaires. Je ne vois pas pourquoi euh, on ne serait pas champion d'Europe. Beaucoup d'enthousiasme, d'engouement, les Bleus se savent attendus. Mais ça n'a pas l'air de les inquiéter. Sébastien Hazard pour ce reportage. L'équipe de France qui entre en piste. L'Euro qui débute dans une France bloquée. On en parle avec l'invité politique de France Info ce matin. Alain Juppé, maire de Bordeaux, candidat à la primaire dans ce studio à 7h45. France Info. Direction l'Irak à présent où la bataille de Fallujah a été lancée il y a près de trois semaines par les forces irakiennes. Et 50 000 civils sont toujours pris au piège dans ce fief du groupe État islamique assiégé par les forces irakiennes. Ceux qui tentent de sortir de la nasse le font au péril de leur vie. Le reportage de l'envoyé spécial de France Info en Irak dans cette région de Fallujah, Omar Waman. S'échapper de la ville de Fallujah est presque impossible Et pourtant, tous les jours, des habitants y parviennent Comme Yasmine, une maman de deux enfants Qui a traversé l'Euphrate, le fleuve Qui borde ce bastion djihadiste Sur un bateau de fortune Nous avons quitté Fallujah hier Nous avons fui le sang, la faim, les bombardements Nous avons traversé le fleuve la nuit Nous ne voulions pas fuir par la route Car il y a des mines partout Les djihadistes ne voulaient pas nous laisser partir Ils voulaient nous garder à Fallujah Ils nous disaient Pourquoi souhaitez-vous partir chez les mécréants Pourquoi voulez-vous vivre chez les infidèles Mais traverser le n'est pas sans risque Plusieurs habitants ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'autre rive Latifa, une grand-mère rencontrée dans un camp de déplacés au sud de Fallujah Ma fille est morte noyée, ainsi que son mari et leur fils, il y a exactement une semaine Nous étions partis avant eux, par la suite nous avons appris qu'ils étaient tombés dans l'eau Car leur bateau était plein, on ne les a jamais retrouvés Ensuite, nous avons rencontré l'armée, on nous a donné des biscuits, de l'eau, puis on nous a amené dans le camp. Et une fois sortis de l'enfer, ces déplacés de Fallujah ne sont pas au bout de leur peine. Ils doivent parfois patienter plusieurs jours avant de pouvoir disposer d'une tente et de couverture pour enfin se reposer. Dans le sud de Fallujah, Omar Waman, France Info. Un soutien de poids pour Hillary Clinton dans la course à la Maison Blanche. « Je suis avec elle », petite phrase qui était très attendue. Barack Obama l'a prononcée hier dans une vidéo pour annoncer qu'il soutient la candidature de son ex-secrétaire d'État qui vient de remporter les primaires dans le camp démocrate et toujours aux états unis les funérailles de Mohamed Ali sont organisées aujourd'hui à Louisville dans le Kentucky sa ville natale avec en début d'après-midi heure française une procession longue de 30 kilomètres en l'honneur de l'icône de la boxe avec une inhumation ensuite dans l'intimité le comédien Will Smith qui a incarné le boxeur à l'écran sera parmi les huit porteurs du cercueil tout à l'heure à Louisville C'était Jean-Christophe Martin France Info 6h-9h L'info revient à 10h. La météo de ce vendredi. Avec ces nuages qui sont ce matin concentrés sur le sud entre Saint-Pierre et Sainte-Rose, -Saint alors même jusqu'à envahir la côte est. En revanche, le soleil lui se montre généreux sur le reste de, de l'île en matinée et le gris sera la couleur de l'après-midi. Le temps continuera d'être beau, en tout cas dans l'ouest. <tousse> Un problème avec votre facture d'eau La note est-elle salée pour vous Est-ce que vous savez pourquoi votre facture a connu une augmentation Votre compteur d'eau est-il accessible Est-ce que vous auriez une fuite peut-être quelque part dans la maison Vos habitudes ont-elles changé Pour bien comprendre en fait ce qui vous arrive, il suffit juste de passer un petit coup de fil à la première. À Réunion première au 02 62 99 2000. Laissez-nous également des questions par SMS au 06 92 608 335. Les experts de Veolia sont à votre écho au 02 62 99 2000 jusqu'à 10 heures. Les experts de réunion première 0 262 99 2000 réunion première. C'est vraiment l'occasion aujourd'hui de prendre le téléphone et de parler un petit peu de ce qui vous arrive avec cette facture d'eau si vous ne comprenez pas ce qui se passe on est là pour répondre à toutes ces questions 02 62 99 000, et puis on va aussi parler des fuites d'eau ça c'est important voici jean prends là sur la première on a un dalon, l'il n'y a pas trop bataillé mmh. Et pas trop grand pavaraqué mmh. Mais mon doigt l'y a ma m'aboyé Tout le temps bataille, mais m'a jamais vu gagner Pas rien que le coup pour ramasser C'est pour l'alcool, pour paix. Je vais rester tout seul Dans la première forme, ton rapide pour ramasser à tuer L'or au au miel Donne à toi la force pour récommer toute la journée connais vous l'arbitre va il connaît autant il bouge il n'est pas là mais ça s'est dit connaît un après-midi il connaît je le hâte au connaît sa vérité elle dit mon dallon travaille tu as Il est modan on bataille Mais nada jamais vu gagner rien que pour la pas trop Taï, mais m'a jamais vu gagner Pas rien que le coup pour ramasser C'est pour l'alcool, pour l'atil l'a fait Je vais reste tout seul Dans la pointe, elle forme T'auras pitié pour ramasser toi Le rhum, les miel Donne à toi la force Pour faire comme toute la journée Ça va Maurice, tu connais Ou la pita va, il y connaît Tout le temps, il bouge, il n'est pas là Mais ça, tu connais Où l'un un le te ou le koné, ça m'invite à travail à gagner. ça va Maurice, tu connais. la où il bouge, il n'est mais ça s'est crédit, tu connais, ou le te tu connais. ça m'invite tes modèles ont travail Ça va Maurice, tu connais. où la p'tite où il bouge, il n'est mais ça s'est le meilleur de la musique locale avec jean roland michel sur la première première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 Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. 8h, 10h Allo première, Claude Montané Les experts de Veolia sont sur la première jusqu'à 10h. Nous accueillons Marie-Hélène Robustelli, directrice de clientèle, Anne-Sovie Ritter, responsable de la communication, et Willy Latchman, directeur eau potable. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur la première. Alors c'est aujourd'hui que se termine la semaine européenne de développement durable. Et parmi les thématiques retenues cette année, il y a l'eau. L'eau est essentielle. Donc elle est vitale, elle est précieuse et il faut l'économiser, donc euh, il faut surtout éviter les gaspillages. Alors il y a une prise de conscience Marie-Hélène Robustelli chez les Ragnolais, on a oui. bien compris que l'eau, oui, oui, oui, oui. voilà, il faut économiser. Il faut. C'est vrai qu'on on voit nettement aujourd'hui sur les, les bilans de consommation annuels euh, que, que la consommation euh, moyenne par euh, usager, donc par foyer, euh, baisse. De manière importante hein. on a constaté encore cette année euh, en moyenne 10 mètres cubes euh, de consommer en moins par an euh, C'est 10 mètres cubes c'est à peu près un, peu, un petit peu moins d'un mètre cube par mois qu'on consomme en moins c'est vrai que euh, au, fil, au fil des années Ça, ça, ça, ça se ressent sur la, la facture. Ah bah oui, du coup, ces personnes, 10 mètres cubes en moins euh, par an, euh, c'est euh, de l'ordre de 15, 15 à 20 euros en moins à payer euh, par an ouais. sur la facture. Et puis alors, oui, euh, il a mais malgré tout, il y a encore des gens qui n'ont peut-être pas encore compris que cette eau, bah, il faut l'économiser. On oui, est encore ça. un peu dans, dans ce schéma de, de, voilà, on ouvre le robinet et puis euh, on ne fait pas attention. C'est vrai qu'il faut, faut aussi remonter. Hein. Je veux dire que l'eau qui arrive à votre robinet, elle est forcément prise à un moment donné sur une ressource, hein. donc au milieu naturel. Donc je dirais que chaque goutte d'eau euh, qui qui serait pas prise serait conservée dans le milieu naturel et pour des, pour les usages euh, qui aujourd'hui euh, qu'on peut limiter. Donc je ouais, dirais que ouais. dans un foyer, ce qu'il faut savoir c'est que euh, les usages purs pour la boisson représente euh, 10 15 seulement seulement voilà <rire> seulement, oui. et les autres voilà et les autres <rire> usages c'est donc pour la vaisselle ah, ça, la oui. douche oui. voilà le lavage le de la voiture le jardin pour ceux ouais. qui ont un jardin la ouais. voiture oui ouais. donc c'est vrai que donc sur sur toutes ces autres usages il y a vraiment encore des leviers pour pouvoir faire des économies Avant de partir au standard, retrouver Marie de Saint-Denis qui souhaite réagir sur le contour d'eau. Anne-Sophie Ritter, alors cette semaine européenne de développement durable, Veolia a participé un petit peu à lancer des opérations ouais. Oui, alors on a quand même euh, essayé de mettre en place quelques actions de sensibilisation autour de l'eau, ses, ses usages, la préservation de la ressource, euh, notamment euh, des, des visites de sites. Il y a la steppe du Grand Prado, qui est la station d'épuration qui, qui s'occupe des, des eaux usées de, de Saint-Denis et Sainte-Marie. On a proposé des visites au grand public non seulement pardon pour euh, pour découvrir les, les différentes étapes de traitement mais aussi euh, les procédés euh, que la STEP intègre sur le plan du développement durable et puis on a participé aussi à certaines manifestations que, que les communes dans lesquelles on, on est présent pour l'eau potable organisée, voilà, des, des petits ateliers autour de l'eau, euh, des choses comme ça. Les experts de Veolia répondent à toutes les questions. Marie de Saint-Denis est avec nous. Bonjour Marie. Oui, bonjour. bonjour, Bonjour. vous allez bien Marie Oui, ça va très bien. Alors, vous avez euh, une question concernant le, le compteur d'eau Oui, voilà, je ne sais pas si ça va entrer dans le cadre. Mais de si si, voilà. si, si, si, si, oui, profitez. Mon compteur d'eau, le compteur, il est... je suis locataire, hein, dans une maison, oui. et donc euh, il est presque enfoui, la... on ne voit plus le robinet. Le robinet, pas le compteur, je ne sais pas, oui c'est le compteur, où il y a le robinet, par exemple, si quand il y a une fuite, et donc on doit aller fermer le robinet. Ce robinet, il est cassé. Donc, euh, c'est embêtant. J'ai eu une fuite d'eau dernièrement, donc j'ai paniqué. Et donc, je pense... Euh, pas, Je pense j'ai dû faire appel à une personne euh, rapide. J'étais ouais, dans, ouais. dans la panique. Et donc, euh, j'avais appelé le service Veolia... Qui me dit il faut faire un courrier pour envoyer un technicien. Alors est-ce que est, qui qui va prendre en charge si on doit changer le robinet Alors ce, ce robinet qui est cassé. Euh, moi j'ai des experts donc ils vont nous éclairer. C'est clair. Je regarde Willy Lachman, <rire> directeur de l'eau potable. Euh, voilà sur le, le problème de Marie de Saint Denis avec son compteur d'eau, cette fuite là, ce, ce robinet qui est cassé. Qu'est-ce que c'est Il y a pas de fuite. Hein ah, y il n'y a de pas fuite. de fuite. Il y a eu une fuite. Et, il y a et, une et je fuite, devais ouais. aller fermer le robinet, mais j'ai eu du mal à le fermer parce que le robinet il est cassé et j'ai dû employer un tournevis. Un, enfin c'est ça, un, pas un tournevis, une clé pour, pour pouvoir fermer, mais ça ne peut pas durer. Vous voilà transformé en MacGyver. Oui. <rire> eh ben dis donc. Oui, Willy Lachman. Donc le ce qu'il faut savoir c'est que sur le, le dans le cadre du coffret compteur, on va parler en fait de l'ensemble, oui. ce qu'on appelle en fait donc l'ensemble oui. comptage. Oui, oui. Euh, je dirais que la partie publique donc, du réseau jusqu'au compteur, effectivement, reflète de la responsabilité donc, de Veolia. Oui. Dans, dans votre cas, à oh, partir oui, a... du, de la sortie du compteur, pour, faire, pour être précis, à partir de la sortie du compteur. compteur, voilà, juste après le compteur, on arrive dans la partie privative. Là, oui. on est chez le client. Oui. On est chez Marie. Voilà. Oui. <rire> on est chez vous, Marie. Hein, attention, hein, oui. Donc, pour venir sous ce petit robinet, en fait, qui est après le compteur, oui. effectivement, il vous appartient de, de le remplacer. Par contre, ce qui peut se produire, c'est que pour le remplacer, oui. euh, vous, a, vous avez besoin de notre intervention oui. pour pouvoir isoler l'eau au niveau en fait du compteur. Voilà. Oui. Donc, vous appelez euh, à notre standard. C'est ce oui. qu'elle a fait, on voilà. lui dit de, il faut et faire un petit mail, un petit courriel. En principe, euh, toutes non. nos interventions <rire> euh, pour pouvoir déplacer un, un technicien se fait sur rendez-vous. Oui, Donc euh, on est en mesure de vous proposer une tranche horaire oui, de rendez-vous ouais. euh, en fonction aussi de votre disponibilité oui. pour pouvoir euh, intervenir. Euh, voilà, tout simplement. D'accord. Donc, donc euh, mais ils vont changer le robinet parce que bon, c'est professionnel, hein. Et donc, euh, et c'est bon. Je vais pas vous demander par téléphone. Il y a une fourchette d'un prix de combien. <rire> Alors, mais, aller, dites, mais le... ça, ça peut. Cette question, elle peut intéresser tout le monde. Ben oui, oui, oui, voilà. oui, ça peut intéresser votre voisin aussi. Combien ça coûte Ça, Combien ça pourrait coûter Une fourchette de prix. Est-ce qu'on peut parce parler là, de, de fourchette de prix Marie-Hélène Robustelli, pourquoi vous souriez ben Parce que euh, donc le rendez-vous en lui-même, intervenir chez vous euh, pour euh, pour stopper l'eau, pour que vous puissiez intervenir après compteur, ça, euh, nous, on fait le déplacement euh, à votre demande. c'est Il une, une, faut compter une quarantaine d'euros. Après, euh, ça, ça dépend des communes, mais sur Saint-Denis, oui. c'est de cet ordre-là. Après, euh, ça c'est parce que c'est un rendez-vous à votre demande par rapport à votre problématique euh, côté privé. Euh, et puis après, par contre, aussi vous de votre côté, soit vous êtes en capacité euh, bon, euh, normalement, euh, vous n'êtes euh, <rire> <vous> pas MacGyver, <rire> mais bon, à changer un, un, votre... Euh, quelqu'un de... changer carrément le robinet. Voilà, il faut changer il faut le robinet. Changer. Donc ça, euh, ah, à, ce moment, à, à ce moment-là, il faut acheter les pièces et, euh, et faire, euh, faire faire l'intervention par un plombier euh, ou par quelqu'un de la famille qui est qui Qui est doué, ah, qui, est <rire> qui est plombier dans l'âme. La... <rire> ah, donc autant faire venir un plombier, c'est pas la peine que je fasse intervenir euh, un. Bah, disons ah, que. Technicien, oui. Alors il y a deux il deux cas parce que comme vous expliquez, Monsieur Latchman, euh, si on s'intéresse si à votre cas particulier pour l'illustrer euh, les autres cas, euh, votre euh, votre compteur normalement dans quand Dans, quand on pose un compteur aujourd'hui, un coffret compteur, il y a un robinet avant compteur, donc côté public, oui. et un robinet après compteur. Vous, ce qui vous pose problème, c'est votre robinet après, après, compteur, après compteur, côté compteur, côté privé. Oui. Si vous avez, euh, si votre compteur est muni d'un robinet avant compteur, le plombier va pouvoir intervenir sur ce robinet avant compteur pour stopper l'eau le temps de, bah, de placer le. Jamais vu, jamais vu. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez, avant. vous avez besoin de, de notre intervention pour pouvoir, euh, voilà, oui. pour pouvoir, voilà, pour pouvoir stopper le temps de, de l'intervention du plombier. Alors, que doit-elle faire quand elle raccroche bah, Elle appelle un plombier pour savoir quand est-ce qu'il peut se, se déplacer. Se déplacer. Oui. Et euh, nous de notre côté, euh, bah, il faut qu'elle reprenne. Vous prenez contact avec notre plateau ou vous nous faites un petit mail aussi, ça marche très oui, oui. bien. Vous nous faites un mail en expliquant votre situation et on vous proposera un rendez-vous. Euh l'intervention. Sinon, rien d'autre à signaler Non, ça va. Ça va La facture n'est pas trop salée ça va. Je ne comprends pas très bien la facture de un. Vous n'êtes pas la seule. En fait, c'est comment lire la facture d'eau Oui, mais le fait qu'il y a quand même un prélèvement, on envoie... Allez, je sais pas, tous les 6 mois ou tous les 4 mois, je sais plus trop. Oui, tous les 3 mois. Un account euh, Vous prélevez, vous dites, ça fait à peu près d'après nos notre consommation. Mm -hmm. Vous envoyez un account, on paye cet account, et après, vous nous demandez de prélever. Euh, soit un technicien vient prélever, si on n'est pas là, bon, on prélève, oui. on vous renvoie. Oui, oui. Et après, là, vous, soit c'est en dessous, mais c'est toujours plus. Et ça, je ne comprends pas très Alors... bien. C'est complexe. Ben disons que ça c'est un, un, un choix effectivement Quand comme la compte quand vous facture c'est une estimation du volume mais sur mais vos... Mais pourquoi vous estimez Ça je ne comprends pas. Pourquoi Veolia estime et... Je sais pas. alors en fait on, est... on estime mais on paye quand même. Oui parce qu'en fait euh, pourquoi on estime C'est parce que comme ça on, est, on vous envoie quatre fois factures par an. Si on n'estimait pas euh, pour une ville comme Saint-Denis euh, relevé, euh, on, euh, on est 71 000 usagers sur euh, sur Saint-Denis. 150 000 habitants. 150 000 ouais. habitants, 71 000, <rire> 71 000 compteurs, 000. À, relever. compteurs enfin, à relever. Là c'est les compteurs des clients actifs mais en même temps on passe aussi sur tous les compteurs donc au total il y a à peu près 80 000 branchements sur le ouais, terrain avec ouais. des compteur à relever, ça prend euh, deux mois et demi à relever euh, tous ces compteurs. Donc ah ouais. c'est pour ça que qu'aujourd'hui, avec la méthode actuelle, on ne peut passer que deux fois par an, et on, mais on, on fait en sorte que vous ayez quatre factures dans, de, par an dont deux estimées pour pas que vous ayez, si on vous facturait que tout, deux fois par an, ça arrive hein, dans certaines communes, oui, c'est ouais, le ouais. choix de la, de, de la collectivité en, en métropole, euh, Ben du coup, vous avez deux fois par an, mais deux grosses factures Donc oui, le fait de vous envoyer une estimée, ça permet de lisser le budget de l'eau. Et encore, il euh, y a aussi la mensualisation pour euh, aller un petit peu plus loin. Euh, donc euh, après, euh, les choses vont évoluer. Hein. On, est, on, on, on est en train de faire, euh, de proposer des nouvelles prestations aux collectivités de la télérelève, là, euh, pour que, oui, pour que l'usager aussi s'y retrouve un peu plus et, oui. et que dans l'avenir, ben, ce que vous, que ce que vous payez, ça soit vraiment euh, le reflet de votre consommation du moment. Quoi. Voilà, Marie. Voilà. Juste une, encore une petite question, une dernière question. Je ne suis pas là la journée. oui. Euh, je mets une machine à laver, j'utilise la machine à laver, je récupère l'eau de pluie pour arroser mes plantes, quand il oui. peu, oui. et l'eau est toujours aussi chère. Ça, je ne comprends pas. <rire> je n'ai pas de fuite, je fais très attention, oui. on se brosse les dents, on met pas l'eau qui ne coule pas, donc je fais très très très attention. Et la facture ne diminue pas du tout. Marie, vous, a, vous avez vous avez, une fa... vous avez une facture et de combien Elle dit qu'elle <rire> économise plus. Alors, euh... peu près, ben, si la, compte, pas la compte est de presque entre <rire> 90 et 100, 100, 110 euros. Oui. Ok, je paye et la facture elle revient derrière et l'air 48, 58, 70 euros entre 50-70. Je suis pas là de la journée. Bah la après je suis à laver. Elle comb... deux fois par semaine la nuit Vous êtes combien à la maison euh, trois personnes oui Et bon. la vaisselle la vaisselle on dit que ça ne consomme pas trop d'eau disons que ce que vous m'annoncez là oui des, ça fait à peu près en mensuel ça, ça revient à un montant d'une trentaine de 25 oui, entre 25 et mensuel, 30 euros enfin euh, si, si vous le rapportez au mensuel ça vous fait une facture de l'ordre de 25 à 30 euros par mois c'est aujourd'hui c'est c'est le, le coût ça. de l'eau mm. De l'eau et de l'assainissement. C'est le, ouais, le, de le, le coup de l'eau. C'est le coup de l'eau. C'est le coût de l'eau, Marie. Merci voilà, beaucoup. Merci, bonne journée. merci à vous. À très bientôt sur la première. Il est 9h30 8h. 10h. Allô, première. Claude Montané. Fabienne de Saint Denis. Bonjour. Oui bonjour. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour tout le monde sur le bateau Alors Fabienne. Alors moi j'ai une question. Ça j'ai un coup de gueule et un coup de cœur. Bon, bon bien. alors attends, attendez, Fabien, attendez parce que là il faut que l'on qu soit près dans le studio. <rire> on va tirer, non, on va tirer à pile ou face. On commence par quoi Le coup de cœur, le, le coup de gueule. Je regarde, je regarde les experts là dans le en général, studio. Il vaut mieux commencer par le coup de gueule. Hein, bon. Comme ça, on finira sur le. Bon, bon d'accord. <rire> alors, je vous présente les experts de, de Veolia Marie-Hélène Robustelli, Anne Sophie Ritter et Willy Latchman. Ne soyez pas trop euh, trop dur. Allez-y, <rire> Non, non, non, je ne suis pas trop sûre. Alors, voilà, au mois de mars, euh, c'est vraiment un hasard. Hein. Mon mari l'emmène parce que j'ai un compteur sur le bord de la route. Ça fait ça à peu près 50 mètres de ma maison. Donc, c'est ma partie privée. Et un jour, mon mari monte la poubelle et il entend un bruit au compteur et il me dit, ben voilà, on a une fuite. Nous, on est en train de chercher la suite. J'appelle Zéolia. Et Zéolia me dit que non, c'est pas eux qui font les recherches de suite. Donc, pour trouver quelqu'un qui puisse venir faire cette recherche de suite, ben, il fallait prendre la nuit, chercher quelqu'un dedans. Et après, au bout de cet instant, mon mari il a laissé tomber la nuit, il fallait chercher la suite lui-même. Et je vous dis, il y a 50 mètres entre le compteur et la maison. Et donc, il a enlevé tous les, les tuyaux enterrés, parce que les tuyaux sont enterrés. Oui, oui. Et Et après, il a pu trouver la suite. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a payé toute la réparation. Oui, oui. J'ai appelé Veolia. Enfin, je n'ai pas appelé. Ils m'ont envoyé un courrier en me disant, voilà, j'ai une suite importante. Suite à un robinet laissé ouvert ou bien, euh, je ne sais pas, on a consommé, quoi. Oui, oui. Et donc, euh, le coup de cœur, c'est ça. C'est bien qu'ils envoient un courrier pour nous dire qu'on a laissé un robinet ouvert. Mais le temps que ça prend de recevoir le collier et que les travaux, entre-temps, les travaux ont été faits, je veux dire que ça a laissé quand même trois, quatre semaines que l'eau s'est écoulée. Oui, d'accord. Et, et donc, euh, j'aimerais savoir euh, comment ça se fait. Oui, Le Véodia tu... nous aide pas à retrouver les suites. Willy Latchman, alors euh, oui, parce qu'on est en plein dans le, dans le sujet, parce qu'il est enfin, il est prévu que, que l'on en parle justement sur la première jusqu'à 10h, c'est fuite, alors euh, oui, Willy Latchman, parce qu'elle a bien décrit la situation. Mmh. Ouais. Euh, déjà, pre première précision en fait, euh, au niveau du courrier, au niveau du courrier qu'on qu vous a transmis pour vous signaler effectivement que vous avez une consommation importante, très certainement, très certainement liée en fait à une fuite. Alors ce courrier, il vous parvient Après la relève, lorsqu'on a relevé le compteur, ce n'est qu'à ce moment qu'on se rend ouais, compte de votre consommation importante. On n'a aucune autre possibilité avant de voir que vous consommez énormément. Donc, Mais euh... je pense pas qu'ils ont fait un, un relevé parce que quand j'ai appelé Beaulia Pour Pôle dire que j'ai une suite, c'est euh, deux semaines après que j'ai reçu le courrier en me disant que j'ai une suite importante. Ah d'accord, donc c'est vous... D'accord, donc non, alors si vous avez reçu un courrier suite à votre appel, ça veut dire qu'un technicien s'est déplacé. Il a fait un relevé effectivement de l'index. Oui, oui. Ensuite, on fait un comparatif. Ah oui, l'index c'est c'est le, le les chiffres en fait qui apparaissent sous oui, le compteur okay. qui indiquent. Oui, La consommation d'eau. Excusez-moi, mais quand j'ai eu le monsieur au téléphone, il m'a demandé le, le justement le chiffre qui est dessus. C'est lui qui m'a demandé au téléphone. D'accord, donc lui après effectivement il est capable en direct de faire un calcul moyen de votre consommation journalière, de faire un comparatif par rapport à ce que vous aviez l'habitude de consommer ouais. et à partir de là il, est, il vous dit effectivement que vous êtes en surconsommation donc avec une, une forte probabilité de fuite chez vous d'accord, Voilà. mais là en... si mon mari s'était pas déplacé pour aller récupérer une poubelle, on n'aurait pas su qu'on avait une fuite si, euh, et après dans les... quand la facture va arriver, parce que là j'ai une facture importante, hein, Ouais. Alors, la, donc, la facture, euh... elle, elle s'élève à combien Non, non, je n'ai pas eu encore coche de la route vous de voie, alors, Donc, vous, nickel, vous, vous risquez peut-être de, de payer cher, là, Ah ça. oui, voilà. Ouais, donc et, là, ne et... vous inquiétez pas. Ah, ne attendez, vous inquiétez oui. pas, parce que... En fait, donc, effectivement... Je pense hein, que dans votre cas, par rapport à, au, à ce que vous me décrivez, euh, très certainement, le releveur est passé entre le moment où vous avez eu euh, notre chargée clientèle au téléphone, donc vous avez informé que vous aviez découvert une fuite, et donc euh, le moment où vous avez reçu ce courrier, notre releveur devait être dans, dans le secteur à relever votre compteur. Non, mais et... le monsieur il est passé après, hein, <rire> je l'ai croisé. D'accord, vous l'avez croisé, et donc c'est suite à ça qu'on vous a informé euh, de, de, de la fuite. Donc, si non, non, non, non, non <rire> <rire> la c'est moi qui ai prévenu. Le monsieur, bon. il est passé longtemps après. Oui, mais Parce qu'il fallait que je fasse des travaux et on m'a dit que j'ai un justificatif des travaux. Oui, c'est très bien. Le technicien passera après. C'est très bien. Et donc, là, dans, dans ce cadre-là, ne vous inquiétez pas. Vous allez, effectivement, il va, la facture, nous, qu'on va émettre, va être élevée. Mais sur la base des justificatifs que vous nous, trans vous nous avez transmis ou que vous allez nous transmettre, on va faire le nécessaire et on va vous faire un dégrèvement. Le Le nécessaire se sera fait. Alors ça, c'est le, le coup de gueule qui n'était pas vraiment un coup de gueule. Hein. Je trouve que c'était tranquille, non C'est pas oui, <rire> oui. Oui. Bon. Bon. Une aussi <rire> non bah, Fabienne. Pas cela, fois. Je, Fabienne, je comprends Fabienne. votre point de vue de, de dire effectivement que euh, nous, euh, nous Veolia, nous passons tous les six mois. Donc si vous, vous n'avez pas cette vigilance comme vous avez eu là de, de vous apercevoir qu'il y avait une fuite, euh, l'eau s'écoule euh, chez vous et c'est euh, pas pour l'environnement au final. Au finalement, c'est de l'eau. Fabienne, il y a du monde au standard. Je voulais oui, juste, je, je, je voulais juste, alors ce coup de cœur. Il... <rire> euh, C'est bien qu'ils envoient un courrier, mais j'aurais aimé qu'ils envoient un courrier un petit peu plus longtemps là-bas. <rire> Pour nous prévenir quand même. En tout Mais cas, ne vous inquiétez pas, on va on va traiter après, votre dossier. Ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à un dégrèvement puisque puisque c'est une fuite qui a été qui était difficilement décelable que vous avez détectée, que vous avez réparée. Donc il n'y a pas de souci. Vous, par avez, à vous, à vous avez entendu rien à ou... payer ces gens, comme la facture. Oui, prenez prenez contact avec nous, n'hésitez pas. C'est vraiment c'est vraiment sympa et on est très content que ça se passe très bien pour vous Fabienne. Voilà, on trouve des solutions, c'est le but aussi de l'émission. Merci à vous. Ben, merci beaucoup à vous à, oui, à bientôt sur Réunion Première. 8h 10h. Allô Première, Claude Montanet. Axel, bonjour. Tout le monde sur le plateau. Oui. Axel, okay, Excel, vous me donnez deux minutes, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Ah, vous restez là. Je, je, je vous présente mes invités. Donc Marie-Hélène Robustelli, Anne-Sophie Ritter et Willy Latchman. Ce sont les, les experts de, de Veolia. Je vous invite aussi à composer le 02 62 99 2000. On peut revenir sur les fuites, sur les problèmes de compteur, sur les factures d'eau. 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 608 335. Mmh. Tu mais c'est qu'un homme t'emballe pas, il va te larguer comme ils le font chaque fois. Et puis l'autre mec, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis comme ça c'est réglé. Au petit aussi. Enfin, si vous en avez, à temps trois ans, c'est temps qu'elle a trouvé. on l'avait, regardez mes enfants déjantés. Si c'est maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman. C'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi tu es tout rouge Bah reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça en oui, Ah oui, vous êtes. Lady Lau formidable. Huit heures. heures. Première. Allô première, Claude Montané. Et nous avons retrouvé notre Axel. Alors Axel, c'est un compteur d'eau qui vous pose souci là en ce moment Voilà, j'avais déjà appelé donc euh, dans les éditions précédentes. Oui. Euh, je suis sur la Bretagne, donc on m'a dit on va prendre mes coordonnées, et on va me rappeler. Donc personne n'a rappelé évidemment. Oh ça c'est pas. Euh, voilà. Ça, oui. Alors là, il y a un truc qui va pas là. Oui. Et, do et donc euh, voilà voilà mon problème, je réexplique à nouveau, euh, j'ai un compte comptoir deux. De, donc moi j'habite sur une rue euh, où il n'y a pas, c'est pas desservi par l'eau, je prends l'eau sur une rue parallèle, pourtant je suis un chemin communal, mais bon, que ce, le, le, le tuyau traverse une cour et va sur une autre rue. Euh, l'autre côté parallèle euh, enfin parallèle, pas, mais le, le, le, pas sur ma rouille au moins oui. donc c'est sur le chemin long avant exactement alors que moi je suis le chemin 3N complètement à l'opposé et donc là dernièrement quand le releveur est passé il n'a pas trouvé le compteur parce que on a dû bétonner euh, sur la rouille ouais. donc devant moi je vois pas puisque ça traverse une cour ça va sur une, une autre route l'autre côté donc il n'est pas à proximité de ma maison même si vous voulez et donc, on m'a dit que c'est à, à ma charge de, de, de chercher le compteur. Là, tout à l'heure, je viens d'entendre que le compteur jusqu'au compteur, euh, c'est la charge de volia. Je veux dire, après le compteur au tuyau, oui. Mais là, c'est le compteur qui est couvert, c'est-à-dire que bah, le domaine de public. Et, alors qu'on m'a dit que c'est moi qui dois euh, chercher le compteur et, et donc le, le déterrer. S'il est bétonné, s'il a été bétonné, et sinon, s'ils le font, c'est euh, ils vont me facturer, quoi. Donc je voudrais désexplicement à nouveau. Non, non, mais alors j'essaie de comprendre la configuration du, du terrain euh, Willy, Willy Latchman, qui est, à, qui est avec moi aussi, Marie-Hélène Robustelli Anne-Sophie Ritter, les experts de Veolia. C'est-à-dire vous êtes c'est un votre compte enfin le compteur, votre compteur est à l'opposé, c'est ça? Mon compteur, moi, dans le chemin, euh, quand j'ai acheté le terrain à l'époque, il y, y, y a très très longtemps, il y a plus de 20 ans, c'était écrit desservé en eau. Mais c'était pas desservé en eau, puisque non. sur mon chemin, il n'y a pas. Mais donc, euh, mon, mon, mon tuyau passe. Il y a un couloir. Il y a l'eau qui passe, ça passe, ça passe dessous, non, oui. ça traverse ouais. le terrain d'une euh, personne, d'un voisin, et donc, euh, va sur un autre chemin. C'est-à-dire, chemin, moi, je suis au 3 ça va sur le chemin long avant. Donc, c'est complètement de l'autre côté, quoi. Ah Moi, ouais, c'est à, à ce chemin, il faut que je fasse tout un détour, euh, c'est ah. assez loin pour que je, je repasse oui, sur l'autre route. Non non. Et donc, euh, bah, le, quand le releveur est passé, il n'a pas trouvé le compteur, parce que bah, le compteur, apparemment, ils ont bétonné la, là, oui. la partie. Euh, donc, euh, voilà comment ça se passe, puisque j'ai entendu dire que le compteur lui-même, c'est sur le domaine public. Donc à la sortie du compteur, donc c'est à ma charge. Mais là, le problème, c'est que c'est le compteur qui doit être. Euh, euh, D'accord. Moi, on, on voit, si vous voulez, on peut voir, on peut voir le tuyau passer parce que ça passe sous un couloir. Mon, la partie de, de mon, mon, non, mon hein, tuyau n'est pas couverte. C'est le compteur qui a été. Axel, on a, toutes oui. les on a toutes les données, on, on va apporter des, des précisions, on va tenter de, de répondre à ces questions. Restez là, s'il vous plaît. Je vous invite aussi à la maison de composer le 02-62-99-2000. Nous sommes en compagnie des experts de Veoliao. Premier. Grand matin week-end, 6h-9h Les idées sorties, la musique, les conseils bien-être et beauté et chaque samedi matin, Je savoir si on pouvait consommer les fruits à la recherche d'aubépines, c'est mmh. comme des petites tortinelles blanches Nos experts Henri Meyer, Raphaël Lataste qui ont toujours de bons conseils pour vous Grand matin week-end, 6h-9h Elodie Hayé, restez avec nous sur une Première La musique à jamais été trop loin nuit pour le meilleur et pour la musique. One Time sur Réunion Première. C'est comme ça que ça se passe. Un rassemblement positif dans le domaine des cultures urbaines, connecté également sur internet. Sur les frontières. Sur Facebook c'est One Time. Avec Cox. Le samedi à partir de 18h le dimanche 19 22h. Maman, maman première. 8h 10h. Allo Première, Claude Montanet. Willy Latuman, pour répondre à Axel de saint -Denis. Oui, donc déjà sur sa première question, en fait, non. sur la responsabilité. Alors ce qu'il faut savoir, ce que j'ai j'évoquais tout à l'heure, donc en cas de fuite, donc la partie du réseau public jusqu'au compteur appartient effectivement, et sous la responsabilité de Veolia, en termes de réparation. Ensuite, concernant l'accessibilité, en fait, au compteur. Donc non. le compteur, après, il se situe dans un coffret. Donc, c'est soit un coffret, il peut être à la fois enterré ou hors sol. Ce coffret-là, comme il est précisé dans le règlement de service de l'eau potable, l'accessibilité, il, il est sous la responsabilité, comme on l'avait dit certainement précédemment euh, à oui. ce client. Oui. Donc, il est sous la responsabilité du client. Il faut que son compteur soit accessible pour que les techniciens puissent réaliser en fait, la relève. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on a, enfin, a bétonné... Euh... Voilà, ouais. vois ouais, Effectivement, je, je, je comprends très bien effectivement la, sa, sa problématique et qui sera aussi une problématique pour nous aussi pour pouvoir relever en fait ce compteur. Donc, comme on lui a signalé lorsqu'il avait appelé oui. à la fois dans l'émission ou oui. peut-être à, à nos à nos bureaux, euh, il lui appartient effectivement de rechercher euh, le compteur, oui. de oui. dégager et de rendre ce compteur accessible pour la relève et aussi pour lui, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure euh, de robinet après compteur, aussi. demain il veut fermer, oui, oui. pouvoir euh, vérifier ou isoler son installation, et, ça lui appartient de rechercher effectivement ce coffret de le rendre accessible. Axel Axel Oui, je, je vous écoute, là, oui. Oui donc je, je, je reprends donc je vous disais que effectivement vous devez euh, rechercher en plus je pense que vous connaissez à peu près l'emplacement en fait de ce de ce coffret euh, où il a été mis euh, à l'époque et euh, il faudrait essayer de voir avec euh, parfois euh, oui, un plombier ou quelqu'un qui serait en mesure de rechercher le compteur faire la petite découpe ouais. dans le béton là où ça a été mis pour pouvoir euh, rendre accessible le compteur. Euh, comme sûrement euh, nos, nos techniciens vous ont dit, on a effectivement possibilité de reprendre ce branchement, oui. de vous oui. reposer un nouveau coffret et qui ferait par contre l'objet d'un devis euh, pour faire cette opération. Parce que le parce le problème là bon euh, mettons bon, je prends une meuleuse je coupe mais en coupant hein, si je coupe le tuyau ah oui c'est ça c'est ça oui, oui parce que, parce que le, le, le, le, je veux compte... là c'est quand même sur le domaine communal le contraire est sur le domaine communal non, Donc, non. si c'était devant ma maison bah je vois s'il y a des travaux ou pas Euh, mais là c'est n'est pas dans, dans ma maison je vois pas du tout moi cette portion de route du tout, là Marie-Hélène Robuste c est, c est le oui public. maintenant oui. si c'est le monsieur euh, c'est pour commune, ça je sais pas qui y a bétonné moi hein. je veux ouais. dire, bon après je veux dire c'est si si le, comme c'est à de chez moi Après, c'est un peu simple aussi parce que nous, on est des consommateurs. Euh, finalement, on est un peu des, des pigeons quand on achète un truc qui est qui est en dehors chez nous, et c'est nous qui sommes responsables qui est sur la route. Alors, Axel, Axel, oui, Marie-Hélène Robustelli souhaite répondre aussi. Oui, de ce que Monsieur, de ce que nous comprenons et de, de la situation, euh, ce compteur euh, n'était pas dans un coffret sécurisé, si je comprends bien, ou dans une. Est-ce qu'il était dans un, un coffret, une dalle? Euh, Dans le sol. Oui, c'était dans le sol avec un, un petit couvercle, avec un plateau euh, en oui, dessous oui, oui. qu'on soulève avec un doigt. Là. Mm -hmm. Oui, donc euh, normalement, s'il y a eu du béton dessus, enfin, on peut, enfin, la, la personne qui va intervenir peut intervenir essayer de, de dégager le, le béton qui a dessus. Mais dans votre cas. Euh, Nous vous conseillons de, de nous rapprocher, de vous rapprocher de nous pour euh, bah pour pour chiffrer un autre un autre branchement parce que parce que la problématique risque de perdurer. Après, euh, si ça a été bétonné, est-ce que c'est un endroit de passage Il y a une possibilité aussi que des gens stationnent euh, et que donc on maîtrise pas euh, l'accès au compteur. Mais euh, effectivement, ça c'est de votre euh, de votre responsabilité l'accessibilité au compteur. Oui, mais dans le cas, il pose un autre compteur, parce que là, le compteur, je veux dire, c'était posé depuis longtemps, c'était à la base oui, d'une ouais. clôture, quoi, c'était sur... Euh, à l'époque, il y avait de la terre, et là, euh, ils ont fait du béton, est-ce que c'est la commune qui a fait Je veux dire, maintenant, les gens qui bétonnent, ils y voient aussi qui Malheureusement, malheureusement, ça peut arriver. La difficulté, c'est de retrouver les responsables. On est d'accord. Et ça, c'est encore voilà, c'est problématique. Donc, on m'a rappelé, mais finalement, alors écoutez, ça peut arriver, peut-être un petit bug, etc. Donc, euh, soyez rassuré, on, on va, on va, on va se charger de votre dossier. C'est normal. Bien sûr, bien sûr, Willy Lachmann qui me dit, mais il faut absolument récupérer les coordonnées de, de notre euh, auditeur, Axel. Ça sera okay. fait, Axel. Okay, Et... bah, Je, je surveillerai de, de près, d'accord Quand on, bon on vous a vraiment appelé, d'accord okay. Mais alors, l'idée de rapprocher le, le compteur de chez vous, vous l'envisagez ou pas bah, Disons que ce n'est pas possible, parce que mon compteur... Comment sinon, ça, ce n'est pas possible dans, dans Il n'y a pas de pro, qui passe D'accord, pas oui. donc du coup, Moi, il n'y a pas de solution. Je pas où je suis, il n'y a pas, pas d'eau qui passe. Ouais. Ouais bon on, on est, vous ra sinon, nous vous rappelons sans faute. il y a pas d'eau au niveau de ma route mon chemin devant ma maison il y, mmh, ah. y a pas il y a pas d'eau qui passe d'accord d'accord bon ceci dit laissez vos coordonnées s'il vous plaît euh, merci avec euh, avec Brandon ceci dit hormis euh, ce petit enfin ce souci de, de compteur tout va bien il y a rien d'autre non non il y a pas de souci bon Vous avez bien compris la facture Parce que alors ça c'est étonnant, c'est une question qui arrive très souvent par SMS depuis tout à l'heure. C'est comment lire la facture d'eau On y revient à chaque fois dans, dans chaque émission. Merci Axel C'est moi, c'est moi. Et vous, vous laissez vos coordonnées D'accord, ok, bah, je raccroche pas. A okay. très bientôt. Oui, alors euh, Marie-Hélène Robustelli, cette facture, comment la lire Les gens sont très étonnés de taxe, si taxe par là, etc. Donc, oui, c'est-à-dire que... Éclairez-nous, oui Le service de l'eau, le service de l'assainissement, c'est des services publics et avec euh, multi-acteurs, multi dans le sens où la collectivité elle a la compétence de, de, de desservir ses usagers en eau et, ouais. euh, et, et de, de collecter les eaux usées. Euh, mais donc, euh, donc à ce, à ce titre, euh, pour financer ce service, euh, elle, elle facture une redevance euh, qui lui revient oui. pour ouais. investir dans les réseaux, investir dans les usines. Et quand elle fait euh, le choix de déléguer le service, ce service, l'exploitation de ce service, oui, le fait oui. de, de, de de pomper l'eau, de la traiter, euh, de réparer les fuites, etc. Euh, quand elle fait le choix de, de déléguer, donc il y, y a un autre acteur qui apparaît sur la, la facture, euh, donc en l'occurrence euh, le délégataire de, du service, et euh, donc lui aussi doit être rémunéré euh, auprès des usagers pour le service qu'il rend. Donc ça, c'est vrai que du coup, on a beaucoup de lignes sur la facture. Oui. Euh, sachant qu'en plus, notre mode de rémunération, c'est un abonnement et un prix à la consommation au mètre cube. Et puis, il y a les taxes. Oui, aujourd'hui, quel que soit le produit que vous achetez, euh, vous, mmh. vous avez des, des taxes qui s'appliquent. Et en particulier, lorsqu'il s'agit de l'eau et de l'assainissement, euh, l'office de l'eau à la réunion est un organisme public qui est là pour euh, euh, s'assurer que euh, nous préservons les ressources que euh, nous euh, rejetons des eaux euh, au milieu naturel de qualité et donc euh, cet office euh, de l'eau euh, applique une redevance à tous les usagers à tous les consommateurs oui, ouais. qui permet d'aider au suivi euh, de l'environnement donc de la qualité de l'eau et qui permet aussi euh, d'aider à investir euh, dans des usines, euh, des réseaux, etc. Marie-Claude est avec nous. Bonjour Marie-Claude. Marie-Claude Marie-Claude oui. Bonjour, Bonjour, merci d'être avec nous Marie-Claude Alors vous souhaitez en savoir un peu plus sur les démarches à faire pour la pose d'un compteur Oui c'est cela, comment, je dois avoir un terrain, c'est en cours les papiers, je n'ai pas eu encore l'acte oui, Et je oui. voudrais savoir comment, quelle démarche à faire pour avoir un compteur Je m'en doit bétonner pour faire l'entrée sur le terrain Question très très importante, oui La poste d'un compteur, oui, les démarches, etc., etc. Oui. Je regarde le directeur de l'eau potable. <rire> c'est Willy Latshuman qui va vous répondre, Marie-Claude. Moi, je dirais que les choses sont très bien cadrées, et assez simples pour pour, pour, pour pour vos démarches. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous rapprochez effectivement de nous pour faire une demande déjà de branchement, afin qu'on puisse déjà analyser en fait du cas par cas. Oui. À savoir, est-ce que la parcelle sous laquelle vous allez construire est bien desservie en, euh, en eau Est-ce qu'il y a un réseau en fait qui passe à proximité Oui, il y, y a deux voisins. Moi, je suis au milieu. D'accord. Donc, si déjà vous savez que vos voisins ont des compteurs d'eau, donc ça veut dire que globalement il n'y aura pas de souci en fait pour pouvoir okay. vous poser, pousser, avoir accès en fait à l'eau potable. Ensuite, concernant par contre les pièces justificatives qui vous seront demandées. Oui. Euh, si vous êtes seulement euh, au stade euh, d'acte, donc pour le moment j'imagine vous n'avez pas encore le permis de construire. Voilà, alors ça par contre, ça c'est un document par contre qui est euh, indispensable. Pour il faut le permis puisse, de construire. Il faut le permis de construire, c'est-à-dire pour qu'on puisse déjà euh, constituer votre dossier et pour déplacer un technicien qui vous fera le, le devis, euh, ça sera quand même une pièce euh, indispensable à, à l'établissement du devis, mais aussi à la réalisation des travaux. D'accord, donc euh, vous attendez le, le permis de construire et ensuite, euh, elle se rend Chez euh... Voilà, vous vous rapprochez ouais. à ce moment-là de nos services, vous pouvez vous rendre effectivement à nos bureaux, euh, pour amener effectivement l'extrait euh, du permis de construire, on va vous demander certainement un plan de situation, également généralement c'est une pièce qui est déjà dans le permis donc euh, ce document-là, okay. vous allez euh, vous le possédez. vous nous ramenez ça pour qu'on puisse déjà situer euh, le, exactement l'endroit, le technicien prendra rendez-vous avec vous euh, sur le terrain, ah oui. pour pouvoir identifier l'emplacement du coffret et à partir de là, on va établir le devis euh, suite à la visite en fait du technicien euh, où là on a 15 jours pour vous transmettre le devis et, euh, et ensuite une fois que vous avez payé le devis euh, on, les travaux euh, sont, sont lancés également dans la foulée une fois qu'on a toutes les autorisations pour pouvoir réaliser les travaux et dès que vous ouvrez le robinet donc le cool. voilà, voilà. d'accord Marie Claude c'est embêtant parce qu'on voudrait Fait à l'entrée sur le terrain donc il faut avoir déjà le PMI oui. alors, oui. alors après ça dépend comment vous souhaitez enfin dans, dans, vous pouvez très bien euh, faire l'entrée sur le terrain le compteur pourra être posé euh, dans un coffret hors sol c'est pas c'est pas une obligation qui soit dans le dans, enfin, dans le sol d'accord D'accord, Marie-Claude Entendu, merci beaucoup du renseignement, merci bonne journée. Merci et bon au courage au pour merci la bien. suite. Euh, merci aux experts de Veolia, Marie-Hélène Robustelli, directrice donc euh, du service clientèle, Anne-Sophie Ritter, responsable de la communication, et puis à Willy Lachman, directeur de l'eau potable, donc à Veolia. Merci, à très bientôt, sur premier. A bientôt. Faites le plein de saveurs, en direct du marché, avec Espace Fraîcheur. Nous sommes sur Saint-Paul, marché forain, Prisca, bonjour. Bonjour Claude, bienvenue ici dans l'ouest, sous le soleil, pas de vent. Bon ça y est hein, le soleil a réchauffé l'atmosphère, voilà. il y a beaucoup de monde dans les allées du marché forain. Nous sommes avec Maxou. Alors Maxou, il a il a une, une phrase à, à lancer comme ça pour ce vendredi, c'est la phrase du jour. C'est ça Alors, sur le marché, c'est quoi C'est quoi la phrase du jour mais Je suis bien c'est la Mais j'ai pas mes lunettes là Maxou, ah bon, je suis désolé. Mais... Moins de N plus de Q. Ah, plus de quoi de cul. Ah d'accord, ok. Ah d'accord. Bon, on va gare, on, on va. C'est la phrase du jour Maxou. avec avec Maxou. On va dire moins de haine et plus d'amour. Voilà. Ça passe mieux. Il n'y a que des. Il a, a, a que de l'ambiance ici hein, sur le marché forain euh, de Saint-Paul. Il est il est passé où, Arnaud Euh, il Arnaud il vend des piments, il bouge encore. C'est ça Christine Bonjour. Les piments ils bougent encore. Arnaud aussi bouge encore. <rire> du coup, c'est vrai que c'est un grand marché. Donc Arnaud, il est peut-être allé acheter oui. le petit goûter là. Et Voilà, il est allé chercher son petit goûter. C c petit dans sa... rose, hein, ah ouais, c exactement. Et Christine, vous avez.. Euh... Vous avez de quoi nous faire saliver euh, ce matin, puisque vous avez, euh, vous avez des beignets brais chouchou. Euh, voilà, c'est une de mes spécialités, on va dire. Oui, c'est ça. Et, ben, en fait, c'est le le brais de chouchou que La Réunion connaît, oui. euh, que tout le monde y fait. Il est en beignet, ouais. et après ben, il trempe de la pâte à beignet, il fait frire dans l'huile. D'accord, alors montrez-moi, parce que moi, c'est Arnaud hein, qui m'a parlé de, de ce petit beignet euh, bread voilà. chouchou. Ah oui, c'est vrai que c'est assez particulier on va, on va pouvoir le, eh le bah, goûter en, en direct hein, sur Réunion Première. Ouais, Et puis je vous invite à venir goûter justement ce beignet de bread chouchou avec moi, madame, ça vous dit Vous allez goûter avec moi, goûter en direct. Il y a beaucoup de monde, non Vous ne voulez pas Ah C'est vrai qu'il y a un petit peu de piment dedans. Hein Claude, on va vous laisser le beignet de bread chouchou de côté pour Claude. Et on va vous donner quelques indications. Alors, si vous n'êtes pas loin du marché forain de Saint-Paul, venez me rejoindre. Nous allons vous faire déguster ce beignet de chouchou, de bread chouchou avec Christine. Alors, nous sommes, si vous arrivez de Saint-Paul, nous sommes au début du marché. Et si vous arrivez de Saint-Denis, nous sommes à la fin du marché forain. Cette explication, Christine, c'est un peu plus clair. Bon. Voilà, on va pouvoir nous trouver, donc euh, avec un panier garni, vous verrez, dans le panier, il y a des oignons pays. D'ailleurs, le mot de passe, c'est oignons pays, oignons pays, puisqu'il y en a, hein, il y en a sur le marché avec Daniel qui plante des oignons dans l'ouest. Allez, on vous attend avec Christine Arnaud et Maxou, et c'est sa phrase du jour. <rire> <rire> à tout à l'heure, Prisca, merci. <rire> Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Lionel Olivier, bonjour. Bonjour Claude. Bonjour à toutes et à tous. C'est encore mieux en première. Ah oui. Et après le roi de la popière, on parlera euh, du euh, de la reine de la pop en l'occurrence. Tina Turner, Madonna. <rire> D'accord. Rendez-vous 11h20. Pour moi, pour ma génération, je trouve que c'est <rire> Tina Turner. Bon, pas si que ça, Claude. <rire> Merci Lionel. Allez un coup d'œil sur les pronostics hippiques de Pascal Bayot. Nous sommes sur l'hippodrome de Vincennes pour le prix Titania. Donc c'est une course qui aura lieu à 21h47. C'est en nocturne, le montant de l'attirrier 5 millions d'euros. Les pronostics le 7 8 6 le 4 le 9. 14, 10 est et le 16, être... et en cadenant partant le 11 il est 10h sur, Fran... euh, sur Réunion, première voici France Info les bleus, Comme en 84, comment en 2000 peuvent-ils remporter l'Euro de football c'est ce qu'espèrent bien sûr leurs supporters à quelques heures du match d'ouverture contre la Roumanie, vous en entendrez quelques-uns dans un instant, ils sont confiants Manuel Valls, lui il est beaucoup moins en raison du conflit social qui agite en ce moment le pays le Premier ministre appelle tout le monde à faire de ce mois de foot une belle vitrine pour la France car l'euro c'est aussi un événement politique et ça les députés l'ont bien compris, nous irons les voir dans les couloirs de l'Assemblée. Et puis nous serons à Washington où Barack Obama apporte un soutien enthousiaste à Hillary Clinton dans la course à la Maison Blanche France Info et la France passe donc à l'euro Des millions d'Européens vont vivre au rythme du ballon rond pendant un mois. Et pour tous les supporters français et roumains, ça commence ce soir. France-Roumanie, match d'ouverture à partir de 21h au Stade de France. Les fans des Bleus croient en leur équipe. Écoutez plutôt ce que Mathilde Le a rencontré hier soir au pied de la Tour Eiffel lors du concert de lancement de 7 euros. Alors je suis sûr qu'on va gagner, vraiment je suis sûr, euh, là on a une super équipe, euh, une super ambiance, euh, tous les supporters qui sont derrière donc je pense que cette fois on va gagner, en plus chez nous donc ça tombe bien. Les Roumains, euh, tout le monde s'y attend pas mais ils font des sacrées performances en ce moment. Il faut être vigilant. C'est ça. Ah on est à fond là, ouais, l'euro c'est pour les bleus, on va gagner, c'est comme ça, rien à dire, là il y a de l'ambiance ce soir et c'est vraiment un truc de malade. Ça annonce la compétition, on voit que ça démarre, on voit que ça démarre. Contre la Roumanie combien 2-0, je pense qu'ils vont bien gérer les bleus, ils vont pas les défoncer mais ils vont gagner je pense, ouais, franchement ils vont gagner. Petit pronostic, 3-1 Et après on va jusqu'où Quart de finale Ce serait déjà pas mal Mais j'espère la finale C'est notre équipe C'est la patrie C'est la France quoi. Allez les Bleus Voilà ces supporters des Bleus croisés hier soir sur le champ de Mars à Paris pour la grande fête d'ouverture de l'euro. 80 000 personnes étaient là pour danser au son de David Guetta. Mais la fête est-elle menacée par le conflit social en ce moment en France C'est ce que craint le gouvernement, alors que les grèves continuent, notamment dans le secteur des déchets à la SNCF Tout le monde doit participer pour donner de notre pays une image moderne. Voilà ce que dit le Premier ministre Manuel Valls. Nous voulons un euro de foot qui soit une belle vitrine de la France. Et chacun doit pleinement y contribuer. Nous travaillons bien sûr avec la SNCF et la RATP pour que les spectateurs, les supporters puisse être acheminés vers le stade de France. Mais c'est vrai partout, dans tout le pays, sur les dix sites qui vont accueillir les matchs, les transports fonctionnent le mieux possible parce que c'est comme ça qu'un pays moderne doit accueillir tous ces touristes qui viennent visiter la France. Je salue bien sûr les propos responsables de la CGT, même si je considère encore une fois que ces grèves n'ont aucun sens, qu'elles n'ont aucun lien avec la loi travail que le dialogue est toujours ouvert, même si le cap est maintenu, l'autorité de l'État, euh, l'organisation de cette grande compétition sportive euh, seront euh, assurées. Et si vous faites partie des 80 000 chanceux à avoir un billet pour le stade de France ce soir, attention si vous voulez y aller en RER, les lignes B et D pourraient être perturbées par la grève à la SNCF. On fera d'ailleurs un point sur les prévisions sur la situation avec le vice-président de la région Île-de-France en charge des transports. Ce sera dans un peu plus de 10 minutes sur France Info. Alors quel que soit le moyen de transport, de toute façon, essayez d'arriver tôt au stade, c'est valable pour ce soir à Saint-Denis et pour tous les matchs, car les spectateurs sont si thématiquement fouillés, leurs sacs contrôlés. Ils font donc arriver au moins deux heures avant le coup d'envoi, prévient Olivier Durand, le porte-parole du syndicat national des entreprises de sécurité. Sur la palpation, l'inquiétude ou l'alerte que l'on doit avoir, c'est que les palpations soient bien faites. Une bonne palpation, c'est environ 50 secondes à une minute. Donc, nous, professionnels, qui souhaitons qu'il y ait une sécurité optimum, nous demandons Au public et aux organisateurs de prévenir le public de venir en avance pour qu'il y ait un haut niveau de sécurité. Exactement comme ça se passe dans la sécurité au portuaire, qui a un haut niveau de sécurité, les gens, désormais, depuis des années, depuis les attentats de New York, viennent trois heures à l'avance. Nous conseillons, nous, professionnels de la sécurité, qui connaissons notre métier, que le public vienne au moins deux heures à l'avance et un haut niveau de sécurité et de professionnalisme pourra être garanti. Et il y en a qui ne manqueraient pour rien au monde les matchs des bleus, ce sont les députés. Beaucoup sont fans de foot et ils comptent bien adapter le calendrier parlementaire pour pouvoir suivre cette euro. Julien Langlais. Il devrait y en avoir quelques-unes des suspensions de séance lors des matchs de l'équipe de France. Il y aura sans doute des suspensions de séance qui seront demandées et sans doute accordées. Bernard Roman, est député PS du Nord. On ne siègera pas moins, mais il y aura sans doute des adaptations. Mais la plupart des élus vont aller voir les matchs aux côtés de leurs administrés, animés bien sûr par la passion du ballon rond mais aussi la proximité des élections. C'est intéressant d'être avec nos administrés pour regarder le football quand on a l'habitude d'être avec nos administrés quand il n'y a pas de football, parce que sinon ça fait un peu artificiel. C'est aussi de la politique, le foot. Vous savez, moi je ne crois pas aux histoires de récupération politique. Édouard Dorian-Sipel est le capitaine socialiste du 11 de l'Assemblée. Mais euh, le fait qu'il y ait un euro qui rende les Français heureux, personne ne va se plaindre. Pas même Gilbert Collard, le député bleu marine du Gard, il espère une victoire. Ça ferait du bien au pays, oui, oui ça serait un, un euphorisant dont on a bien besoin besoin dans cette France euh, triste, hein, malmenée, en crise. Ça nous ferait du bien, oui. Euh, non, mais arrêtez, tout ça c'est du vent, tout ça c'est du pipo, tout ça c'est du café, du commerce. Euh, le problème majeur dans ce pays, c'est relancer les investissements et c'est pas avec un match de foot que vous allez le faire. Contrairement aux députés les Républicains Jacques Millard, beaucoup de parlementaires espèrent, particulièrement dans la majorité, que cet euro apaise le climat avant de rentrer dans les arrêts de jeu du quinquennat. Et quand ils ne seront pas au stade, les députés pourront suivre tous les matchs de l'euro sur France 1 votre radio est la seule radio officielle de la compétition émission spéciale d'ailleurs tous les soirs entre 21h et minuit jusqu'au 10 juillet 8 h 6 sur France Info et des conducteurs qui vont de nouveau pouvoir emprunter l'autoroute à 10 elle ouais, devrait rouvrir dans la journée plusieurs tronçons, vous vous en souvenez, avaient été fermés la semaine dernière à cause des inondations le concessionnaire Vinci annonce que la réouverture est donc prévue pour aujourd'hui sous réserve des autorisations de la préfecture les chèques bancaires valables 6 mois Au lieu d'un an actuellement, la mesure a été votée par les députés dans le cadre du projet de loi 10 Sapin 2. L'idée est de privilégier les moyens de paiement plus modernes et de réduire le risque d'impayés pour les commerçants. Deux suspects arrêtés hier soir à Nice soupçonnés d'avoir participé à la profanation de la future mosquée de la ville. Une carcasse de sangliers avait été retrouvée devant la porte de la mosquée mercredi matin. Aux États-Unis maintenant, Barack Obama entre en campagne pour Hillary Clinton. À cinq mois de l'élection, le président américain annonce son soutien à l'ex première dame et ex secrétaire d'État. Je suis avec elle, dit Barack Obama dans un message vidéo. Frédéric Carbone. Personne ne doutait que Barack Obama serait aux côtés d'Hillary Clinton. Mais le président américain entre en campagne très tôt, avant même l'investiture formelle lors de la convention, et il sera très présent. Rien à voir avec George Bush en 2008, au plus bas dans les sondages, ni même avec Bill Clinton en 2000, tout juste sorti de l'affaire Lewinsky. Barack Obama parle d'Hillary Clinton comme de la personne la plus qualifiée pour la Maison-Blanche, et les deux anciens rivaux ont appris à travailler ensemble. Mais le président américain veut aussi s'attaquer très vite aux insuffisances de la candidature Clinton. Comme il y a huit ans, des millions d'Américains, et pas seulement démocrates, sont allés voter pour la toute première fois, et c'est en grande partie grâce à Bernie Sanders qui a mené une incroyable campagne. Sanders 2016, comme Obama 2008, sauf qu'il est le perdant des primaires, il faut donc conquérir ses électeurs et insuffler cette énergie dans le camp Clinton. C'est pour cela que Barack Obama se lance dans l'arène, pour reconstituer la coalition qui lui a permis de gagner. Hillary Clinton pourra compter sur son engagement total. Elle devra peut-être aussi faire avec la vigilance d'un président qui ne supporte pas l'idée que Donald Trump lui succède à la Maison-Blanche. Washington... Frédéric Arbonne, France Info. toujours aux états unis Louisville va dire adieu à Mohamed Ali, le plus grand boxeur de tous les temps, natif de la ville du Kentucky, va être accompagné vers la tombe par des dizaines de milliers d'admirateurs le long d'une procession de 30 km Il sera ensuite inhumé dans l'intimité. Tous les Palestiniens sont désormais interdits d'entrer en Israël. L'État hébreu renforce encore les restrictions après l'attentat qui a coûté la vie à quatre Israéliens mercredi à Tel Aviv. Un mot encore de l'actualité sportive, si il n'y a pas que l'euro dans la vie. Et non, il y a aussi du basket, Villeurbanne relance le suspense en finale du championnat de France Lasvel a largement battu Strasbourg, 90 à 69 sur son parquet hier soir Les Villeurbanais reviennent à deux victoires à une et peuvent égaliser à deux partout en cas de victoire demain Dans le quatrième match de cette finale Et il y a aussi du tennis et la galère qui continue pour Rafael Nadal L'Espagnol forfait pour le tournoi de Wimbledon qui débute le 27 juin à cause de la blessure au poignet Qui l'avait déjà obligé à renoncer à Roland Garros. C'était Simon Le Baron. L'info revient à 11h. 10h9, passons à présent voyons voir ce que nous réserve Dame Nature pour la météo pour cette journée de vendredi, une journée avec quelques nuages bas qui assombrissent les zones côtières de Saint-Joseph à Saint-Denis en passant par Saint-Tropez vers l'ouest. La situation n'est pas surprenante, le soleil est roi et dans l'intérieur, il se montre généreux. Au fil des heures, tandis que les entrées maritimes se font moins tenaces,